But I got nobody here on my own I wanna but I'm broken hearted Since the day we parted But I got nobody, so I do it so long soutenir tous les jours. Ce connards n'y connaissent rien en amour comme si je devais faire un effort pour t'écouter comme si j'avais déjà dou et j'aimerais été défaut si jamais j'arriveva à en trouver. Rien n'a bougé depuis nos premiers jeux t'aime. ça fait sept ans qu'on sort ensemble depuis deux semaines. Ta peine et ma peine, ma vie et la ta famille et la mienne sont la même. J'ai abandonné ses chnness sur le bord de la route. c'est moi qui devra avoir des doutes parce que tu les baisse Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids pour moi c'est si ça det priset, ça fait toujours plus de toi tu serais là si je repartais à zéro à me rappeler les vrais choses à calmer mes nævroses J'avais un petit p'tit diable på min spørsmål Men nå ta tête sur mon épaule quest t t t t C'est la seule vérité Nos enfants donneront au nazi l'envie d'avoir des enfants métissés Main dans la main vieux et fripés On se rappellera les soirées qu'on faisait tous les deux à fumer des clopes déchirées à danser au milieu du salon tu t'as fait dans deux heures Les yeux imbibés d'alcool déguisés en chopper Quand tu te marrais à mes blagues les plus nulles Quand on se donnait des surnoms ridicules On dit que le temps détruit Mais le temps n'est pas notre ennemi Parce que plus je te connais Et plus je me sens béni Assez béni pour t'emmener à l'église Dire aux prêtres oublie truc Où la mort nous sépare On va rester dans cette vie On aura plein d'enfants Parce que y'a que ça qui compte On dormira en pile Et comme des maxi-monstres Je vais enfin pouvoir me poser La réponse à toutes mes questions S'endort à mes côtés quest que j'irai C'est à combien le SMIC oh, Merde Je ne m'y attendais pas cette question, j'avais tout révisé, mais pas ça oh. Bon allez, fais appel à ta mémoire sur les questions pièges. Alors, le pain au chocolat, c'est entre 12 et 14 euros. Non. Le ticket de métro, ça doit être 3 centimes, ouais, je crois que c'est ça. Non, euh, non. Le litre de lait de soja bio, je crois que c'est 1,80€ chez Carrefour, oui. ça j'en suis sûr mais ça, oui. SMIC mm. Bon, j'ai envie de dire 3200, mais euh, ça doit être une connerie. Ah, oh, vite, vite, dis un truc intelligent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 Je vous remercierai jamais assez pour tous les messages gentils que vous m'envoyez tous les soirs. Hier, j'ai mis une petite vidéo parce que voilà, j'avais envie de vous remercier. Chaque fois que je, je reviens de l'émission, je lis tous vos messages ou même avant, ça me fait très plaisir sur tous les réseaux sociaux, sur mon Twitter, Koey officiel, sur le Facebook Koey officiel, sur l'Instagram Koey, sur mon Snapchat Koey. Oh, bien joué, vous n'êtes pas tomber dans le panneau. Tout à l'heure, nous allons parler de pas mal de choses, mais je vous le dis aujourd'hui, comme on est à l'approche de Noël, j'ai envie de vous offrir beaucoup d'argent. Je rajoute une deuxième enveloppe à 10000 €, ça veut dire que vous avez une chance supplémentaire de gagner jusqu'à 10000 euros et gagner ces fameuses enveloppes de 2000 €. <rire> mais je sais mais l'émotion arrive déjà. Donc 7 10 12 par SMS météco au début de votre message et on en parle plus. Nous allons revenir dans un instant sur la déclaration de notre premier ministre, ah oui, Édouard Philippe puisque ça y est, il y a des choses qui ont bougé. Voilà, ça ça a beaucoup bougé. C'est vrai que c'est une c'est une espèce de victoire mais ça n'est qu'un moratoire. Alors ce mot vous en entendez parler depuis ce matin, oui. le moratoire. Alors je vais être honnête avec vous un mot que je ne prends pas tous les jours non, ça c'est au McDo de dire je vous prends la double chicken <rire> de paille un moratoire voilà. <rire> Dis nom est-ce que tu as fait tes moratoires avant d'aller te coucher et <rire> c'est des trucs qu'on dit assez rarement alors un moratoire en fait c'est quand il y a un délai oui, tout, oui, tout simplement ça ça veut dire qu'on accorde un délai ça veut dire que là en gros toutes les mesures du premier ministre sur notamment l'essence augmentation du gaz ça n'est qu'un délai Ils sont suspendu'est reporté dans le temps mais Ils je me suis posé ouais. la question je me suis dit est-ce que Vous savez ce qu'est un moratoire Alors évidemment pas dans cette équipe, j'ai déjà la réponse Mais nous avons décidé de faire Non pas un micro trottoir parce qu'on n'était pas sûr du temps On a fait un téléphone trottoir bien C'est à dire que l'on a appelé juste avant l'émission 15 personnes précisément Et totalement au hasard, je suis très honnête avec vous 15 personnes avec cette question Savez-vous ce qu'est un moratoire et vous aurez la réponse dans quelques minutes, vous verrez euh, si les gens les 15 personnes sélectionnées en France savent ce que c'est nous aurons les champions du monde de l'actu, à ne pas rater dans un instant avec la plus belle rencontre le plus beau rendez-vous Tinder du monde, 10000 000 euros c'est tout ce que je vous souhaite dans quelques minutes, le zap télé de Mico, de quoi nous parlerons Nous parlerons du mot merde, un gilet jaune très énervé et on parlera de vulve oui, c'est médical, c'est médical si c'est passé à la télé, que c'est médical, c'est ma magazine de la santé euh, Non, c'est les, materne les maternelles les maternelles sur France 5. D'accord, très bien, on en parlera Mais tout presque. à l'heure, l'actu on également sur un Petit surnom d'amour C'est important de vous oui. appeler Chouchou, bébé ou doudou Je vous expliquerai pourquoi Nous parlerons du plus long Touche zézette du cinéma américain Je vous expliquerai ça tout à l'heure Le ballon d'or Nous reviendrons dessus ah là Avec là évidemment Martin Solveig Qui a voulu dire une petite phrase à Ada Adelberg Qui est une Suédoise Qui joue à Lyon oui, oui. Qui ouais, a ouais. gagné Et alors il a voulu lui demander Si elle voulait twerker Alors il a fait une petite phrase Est-ce que tu sais twerker Non Voilà Une petite phrase Une petite question Qui fait qu'aujourd'hui Martin se prend des sauts de merde voilà. puisque c'était une question qu'il ne fallait pas poser à une euh, femme visiblement, non, non. le tango oui, le passo-doble oui, sais-tu faire du tcha-tcha oui, oui. Mais, mais le twerk enfin qui es-tu Hashtag balance ton digipore donc visiblement <rire> ça n'a pas <rire> plu du <rire> tout il s'est excusé en français, en anglais à mon avis alors qu'il est il apprend le suédois pour s'excuser <rire> en suédois, il est en train de mixer du abat alors qu'il est tellement il sait plus où se mettre Martin Solveig, parce que il est tout sauf misogyne et il est tout sauf oh non, oui, sauf déplacé ouais. Martin, c'est pas le roi de la vanne, on non. le sait tous depuis longtemps, il a tenter une petite vanne mais il faut pas faire de vanne dans les cérémonies jamais au énergie Award, comme au ballon d'or pas de blague bonjour le prier, machin au revoir, au revoir bravo félicitations le reste tout le monde s'en fout nous aurons la compile du moratoire la fameuse ah la fameuse tout à l'heure la villa des animateurs ils reviendront tous les animateurs de la télé sur le fiasco du ballon d'or parce que hier c'était quand même un festival il y en a eu d'autres nous en parlerons et à 18h il y aura pas mal de d'invités pas mal de surprises il y aura DJ Babas tout à l'heure l'appel promo mais je commence avec la déclaration de notre premier ministre ah. écoutez ça va aller vite je prend les principales phrases oui. et je reviens sur ce qui a été déclaré il n'y a pas une semaine. Vous vous souvenez le 18 novembre. On et... change pas de cap. Bien sûr. Bah, évidemment. Ne pas changer d'avis, ne pas changer la vérité, ne pas changer de cap. Oui, mais... Je suspends pour une durée de six mois la hausse de la taxe carbone sur l'essence, le fioul et le diesel. Le président l'a dit, on a fixé un cap et, euh, et on va tenir ce cap. Oui, mais... J'ai entendu l'inquiétude sur les modalités du contrôle technique qui le complique et le rendent plus cher. Oui, Là aussi, je suspends cette mesure pour une durée de six mois. Le fait oui, mais... qu'il est bon, et nous allons le tenir. Ah oui, enfin... Les tarifs de l'électricité et du gaz, qui devaient être augmentés euh, en début d'année, n'augmenteront pas durant la concertation, et donc pas durant l'hiver qui s'annonce. Conclusion Ne pas changer d'avis, ne pas changer la vérité, ne pas changer de cap. Ne pas changer Présentation de toute l'équipe, bon anniversaire à notre réalisateur Bichette Oui, oui on fait Ma... sa première semaine sans pas technique et euh... son premier avertissement au sein d'énergie Bravo. Oh. Bravo Merci Bravo. beaucoup Bravo, c'est bien mon ami, c'est bien Tu en auras d'autres, c'est pas grave Comme cadeau, je t'offre un pain technique que tu pourras mettre où tu veux pendant l'émission. Je déconne, tu n'as droit, aucune erreur. Bravo mon Bichette C'est l'homme parfait celui-là, il est beau, drôle, indépendant, il fait même le ménage depuis peu. Pourtant, toujours rien sur Tinder, pas un match. Comme il le dit lui-même, visiblement, celles que je sélectionne n'ont pas de pouce pour me répondre. Je ne vois que ça comme explication. C'est Momico qui est avec nous. Bonsoir Bravo Notre productrice est la femme la plus mystérieuse de l'équipe. Elle a une relation avec un homme et elle ne veut pas nous le présenter. Bizarre. Ça doit être une star ou un champion de catch ou un dictateur, c'estouf. Ah bon bah écoute, elle ah aime la Corée du Nord, c'est son kiff. Inbood, car on lui a appris que son calendrier de l'avant ne se mangerait pas en une journée. Oui, Jeff je ah, sais oui. qu'il y a 24 cases, mais c'est pas une case par heure, c'est mon Jeff qui est là ah bon. Et enfin, comme tous les jours, il est notre distributeur automatique de hashtag et comme tous les distributeurs, de temps en temps, on a envie de lui envoyer un bon coup de pied pour qu'il marche mieux, c'est mon bordel. Mais ça, on le frappe Parce qu'on l'aime Le nouveau hashtag arrivera dans un instant Il y aura Georges Ezra Champion du monde de l'actu Qui arrive Et le moratoire Savez-vous ce que c'est ou pas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 like sous énergie Demain, il y aura Soprano qui sera notre invité avec un mini-concert à 19h50 dans le Hall d'énergie. Venez nous voir ces cadeaux, ça nous fait plaisir, venez. Je ne vous cache pas qu'à la fin, je passerai peut-être avec un petit panier un petit chatouard. en disant pour les artistes, sachant que je garderai tout pour moi. Donc 7-10-12 par SMS, si vous voulez gagner vous par contre, vous, et là je prendrai rien jusqu'à 10000 000 euros. Ça se joue dans un instant, il y a des chansons en plus. J'ai mis deux enveloppes à 10000 000 euros. Donc tu, ça le sens, fra... tu le je le Je sais quoi Je le sens bien. Me prenez pas celle à 1 euro, je vous en supplie. Ah ouais. Pas celle à 1 euro. Voici les champions du monde de l'actu. Premier champion du monde Il est en Autriche Alors c'est un homme Qui arrête sa voiture Pour faire pipi Ça arrive Il termine Il se retourne Plus de voiture Donc il va au commissariat Pour déclarer le vol de sa voiture Mais en venant sur place Les policiers se sont rendus compte Que la voiture N'a pas été volée Mais il avait oublié De serrer le frein Et la voiture Allait tomber dans un rame C'est de... vrai. vrai que ça doit faire bizarre Quand même Tu fais ton pipi Tu sifflottes Tu te retournes, tu te retournes tu bah, Elle était là bah, bah, elle était En plus là. Autrichien Chavez il est voiture là oh, je suis colère Où est ma voiture C'est furieux Un petit Autrichien hein, quand Oh Oui, oh oh, oui. oh c'est pas content, il y a déjà eu des preuves dans l'histoire, patience Ça peut être très con hein. Donc je vous dis si un jour, vous voyez dans les toilettes d'une station-service, un homme qui fait pipi et qui dit à son zizi "Ma voiture, ma voiture", c'est lui. C'est lui, ça sera personne d'autre. Deuxième champion du monde, je l'adore, le meilleur rendez-vous du monde. Ça c'est fantastique. Avant son rendez-vous d'une rencontre sur Tinder, une jeune femme a reçu un message de son interlocuteur qui lui dit de porter une robe noire. Alors sur le moment, elle a pensé que le jeune homme était romantique Elle se dit "Oui, pourquoi pas, je prend une robe de soirée noire" et elle discute avec lui sur le trajet et il lui indique l'adresse et elle voit marqué crématorium. Vous l'avez compris, oh, le gars, il a invité son rendez-vous Tinder au funéraille de mamie. Oh, non, il a expliqué, il a expliqué qu'il avait vraiment besoin que quelqu'un lui tienne la main pendant ce oh, moment. Oh, il l'avait jamais vu oh, Bon, après la cérémonie, elle est rentrée directement chez elle, il y a pas eu ah, une là, nouvelle. Sûr. Mais vous imaginez Tu imagines un peu la copine de la fille, lui dit "Alors, il était comment ton rendez-vous Tinder euh, Oh, ça a duré une heure, thermostat vite. <rire> et maintenant c'est mort. Le champion du monde de toute catégorie, il est belge. Faire enfin, gros bijoux Dimanche soir vers 22h, il ouais. y a une dame qui reçoit un texto lui disant de payer 500 euros si elle veut revoir 500 €, pardon, si elle veut revoir son fils en vie. Oh. Les policiers sentent le coup fourré et ils foncent ch ch chez le fils. Évidemment, le fils il est là tranquille et il avait imaginé un faux enlèvement pour escroquer 500 euros à sa mère oh pour acheter de l'alcool de la drogue. Ça se fait pas. Hein. Mais 500 euros pour un fils aussi con. mais Moi, je le paierai pas. pas. Gardez-le. <rire> <Merci, moi>, je vous <rire> laisse. Je, ça. je vous laisse. Je le récupère pas. Dans un instant, le moratoire. Savez-vous ce que c'est Ce sera le téléphone trottoir. Un nouveau rendez-vous euh, qu'on oh, a décidé approvusé. de faire. Improviser. Oui. <rire> ça bon... Vous nous direz si ça vous amuse. Et pas mal de surprises. Et peut-être 10000 000 euros à gagner. Le zap l'ennemico. Et nous reviendrons sur le ballon d'or et la vanne de Martin Solveig. Ah, et... ah et pas passée, celle-là. Je sais pas à quoi tu t'attendes Avec moi il n'y a pas d'histoire de c'est juste un ami Ah à qui tu veux faire avaler que ton corps ne dérange pas tes soi-disants amis, mais t'inquiète pas je ne doute pas de nous Ens ensembleble on estil n'est est pas une question de fidélité Le bou ne vient pas de nous les hommes je les connais j'ai moi- même aidé de l'autre côté oui j'ai fait du mal là, je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme je te dis que j'ai fait du ça je ne sais combien de femmes et je peur que tu deviennes mon retour de flamme ma suis pu et jolie avec un corps impoli. les hommes sont sans interdit de les approcher avec le tentuillon pé et mieux que ça palté il veut pas de me mépriiller unfamable enfin, Madame, si je t'ai vu, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Et je suis jaloux. Eh. Oh. oh baby, je l'ai. Téléphone de quelqu'un, scribris sur ta main, me dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. Le quelqu'un qui si brise sur ta main veux dire que tu m'as pas Dieu j'ai toujours pas quoi tu t'attendais les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis je sais toujours pas quoi tu t'attendais enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit sois pas naïf non méfie-toi de tout de tout et de tout le monde on commence pas à si je te dis méfie-toi de tout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 avec encore un poli les hommes sont sans pitié interdit de les approcher avec le tentillon peli mieux que ça baloter ils m'en veux de me méfier am famille pas si je t'ai vu je suis jaloux au cœur je suis jaloux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 soit être 10000 € gagnés dans un instant vous doublez vos chances 7 10 12 par SMS mettez quoi au début de votre message nous reviendrons donc sur le qu'est-ce que le moratoire nous avons appelé 15 personnes en France résultat dans un instant est-ce que ces 15 personnes savaient ce qui était un moratoire Il y aura nous reviendrons sur le zap télé de Miko nous reviendrons sur la révélation de Kinve qu'il a dit dans l'émission hier qui aujourd'hui est sur tous les sites de magazine Thibault ah, ouais. nous reviendrons sur le fiasco du ballon d'or nous aurons le hashtag du jour monsieur Bordas c'est quoi tu peux pas me test à ce jeu ah oui parce que bientôt Noël je jeu de société ah, je machin ah, tu peux pas me tester ça veut dire tu peux pas me tu imbattable ok d'accord tu en pouvais vrai. pas mettre je suis imbattable à ce jeu en fait ouais mais je préférais tu peux pas me test <rire> ok, okay, okay. <rire> je vais pas me test à ce jeu ok mais euh, jeff euh, tu peux pas me test à ce jeu de finir les phrases euh, avec toi il est pas dans, est pas dans le, le commerce là, il va pas marcher c'est quoi c est c est quoi quoi, hein <rire> quoi, quoi ah oui <rire> Ah oui, le jeu de la lourdeur, ah bah oui Est-ce que vous connaissez Margot Robbie Ah, euh, la ah crise, oui, la bien sûr qui est, Elle a joué dans quoi Margot Robbie ah, dans, dans Suicide Squad Et elle a joué surtout dans le Loup Wall Street ouais. Elle joue ah. la femme de Leonardo DiCaprio oh, Et si non, vous non. avez vu le film, c'est la scène où elle se caresse devant lui Elle écarte les jambes, elle lui dit Tu vois, tu me fais rien depuis des mois Et, et elle le rend dingue Et ben elle a déclaré aujourd'hui qu'elle s'est caressé pour de vrai pas oui presque pour de vrai quand surtout quand c'était de dos pendant 17 heures devant 30 techniciens ah. 17 heures mais c'est pas humain à' oh mais, mais moi je vais vous dire un truc 17 heures mais c'est ça c'est exploiter un chouchou ça ça' ouais je lui je trouverais ça normal que son chouchou il prennent un gilet jaune et qu'il aille sur les champs ellysées samedi ce serait normal à tout de suite avec le moratoire les matins, c'est Manu dans le 69 sur énergie. Bonjour Julie. Bonjour Manu. Quel est ton complexe Moi je mesure dis 1m80, je suis la même taille que mon mec. Du coup, bah je n'ai jamais de talent. Voilà, c'est pas évident. Excuse-moi, il y a quand même beaucoup d'avantages à être grand. Ne serait-ce que des transports en commun. Tu prends le bus de temps en temps Julie Oui, ça m'arrive, ouais. Avoue que tu respires mieux que le mec en dessous. <rire> <Ouais>. <rire> Alors... Au supermarché, tu peux attraper tout ce que tu veux euh, voilà. Et en plus au supermarché Si jamais tu mets des talons, tu peux même changer les ampoules Tout en haut donc, tu vois <rire> Manu dans le 69 9 money, money. 6 6h, 9h30 Sur Énergie Et voilà Madame Girard Une chaudière toute neuve au Nantes PEB Avec ça, vous allez maximiser votre PCI sans consommer plus de FOD Le tout est légible au CITE, évidemment Hein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 Mais j'ai pas un peu radin tes parents. Aujourd'hui, le mini-coli de 2,3 kg de clémentine est à 1,99 euros. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère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 pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99 € par mois détails sur sage.fr Sage, sage téléchargez le plein énergie gratuite sans abonnement avec tous les podcasts d'énergie énergie hit music only Au champ et la vie change Et pendant les 125 jours au champ c'est le voyage de Noël d'Arthur qui change avec la valise cabine à 10 € au lieu de 19 10 € seulement Arthur c'est pas les trains les avions et les voitures qui sont mal fichus c'est ta valise qui est trop grande Essaye celle-là, tu verras. Dès demain et jusqu'au 11 décembre, vos magasins Auchan proposent la valise cabine ABS hauteur 50 cm à 10 euros au lieu de 19 euros. Et votre voyage de Noël change Mardi, il est arrivé un truc fou à Jeanne et Alice. Elles ont vu un ptérodactime se poser sur leur balcon. Hein Mais le plus fou, c'est qu'elles mangeaient des pizzas larges Domino's à 7,99€. Les mardis fous Toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€ Prix conseillé à emporter aux signature conditions et magasins participants sur Domino's.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. le patron, vous êtes prêt à partir Avec toi Jamais. Parce que là, il y a cinq croisières de rêve à gagner. C'est le grand jeu de luxe Ah oui, et jusqu'au 30 décembre, dès l'achat un prix de luxe, ils font gagner plein de cadeaux, 1000 cadeaux au total. Mais c'est Noël avant Noël. Et Noël rime avec Lidl patron. Chaque semaine, ils mettent en jeu une croisière MSC, des smartphones, des séjours à Port Aventoura, des robots monsieur cuisine, des Wonderbox et des bons d'achat. Trop tentant, non Mais toi, t'entends, tu es pas un cadeau. On oh est pas gentil patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Règlement et participation sur lidl.fr.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 s'échauffe quand même tous les soirs à 17h avant la suite. C'est Coé, c'est le Bifor 17h, 18h sur Énergie Donc le Premier ministre a donc annoncé des mesures Le gel de l'augmentation des taxes, etc., etc Et ceci est donc un moratoire Et nous reviendrons sur le sens de ce mot tout à l'heure Il y aura d'ailleurs la compilie du moratoire Qui sera là tout à l'heure <rire> Mais je reviens aussi sur une autre info qui est tombée Histoire de vous faire un peu mariner euh, Sur les petits surnoms d'amour, c'est une info qui est tombée Vous savez, vous appelez chéri, poussin, mon amour, roue de nous Ouais Ces petits trucs qu'on me trouve ni nian nian Vous appelez, toi Jeff, tu l'appelles comment Moi, euh, Mon cœur Quelle banalité, c'est Je l'appelle pas. Ok, d'accord. <rire> Je le eh siffle. On, on apprend que c'est très bon pour le couple. Si vous le faites, c'est très bien. Ça fait des connexions émotionnelles au sein du couple. 16% des Américains avouent que c'est essentiel à la survie de leur couple. 9% en Europe. Et c'est 85% des hommes qui disent un surnom. 76% des femmes. Le surnom le plus donné par les hommes est... Chouchou Mon amour. Oh, suivi euh, par ma beauté. Ouais. Et tu, ensuite, le reste d'une banalité terrible. Chérie. Cheri, le mignon au suivant, mon Quoi Utami, c'est japonais. Ah bah utami mon Utami mes forces. Ça marche bien ah, compétition, non Utami. Alors, le fameux moratoire, on y oui. revient. Nous avons fait un téléphone trottoir parce que je vous disait que le temps qui fait bon, c'est jamais. Euh, voilà, donc le téléphone trottoir, la question est simple. Nous avons appelé 15 personnes, pas une de plus, pas une de moins. D'accord. Avec une simple question Savez Mor « Savez-vous ce qu'est un moratoire, moratoire. ?» D'après vous, combien de personnes savent sur 15 voilà. Et on a pris toute région de France. Hein. Une bonne dizaine, quand, quand, même, quand même. même. La, mo la moitié, 7, je dirais. Sauf 5. Ouais, une bonne dizaine. Alors, 7-8. 7-8. 7, 8. 7 8. 50% je disais. Alors, ah ah, vu la tête, je, moins. Je vous propose d'écouter. Oui. D'accord. Okay. Allez, vas-y. « Savez-vous ce qu'est un moratoire ?» Un moratoire, c'est normalement des questions qu'on se pose ensemble et qu'on essaye de trouver une solution. Pour moi, c'est ça. Euh, moratoire Ah, je vois pas. Non. Alors, un moratoire, c'est comme un genre de référendum euh, un peu plus politisé, je dirais, je ne sais pas. Tu peux demander un avis Moratoire euh, Franchement, c'est non. C'est un... Un, un, un mmh. comment Un, ah, ouais. un, un questionnement euh, mmh. collectif C'est un endroit où on met les morts, gros. Moratoire <rire> Ça veut dire quoi Ouf, Alors là, Ries. Euh, oui. Ce pas le passage entre le paradis et l'enfer Je ne sais pas cette année pour savoir. Et eh ben voilà, 15 personnes et 15 personnes ah, ne savent pas qu'un moratoire, c'est donc un délai voilà c'est un oui, c'est c'est une suspension avant une ah. prochaine mise en application je reviendrai sur deux qui m'ont beaucoup fait rire, bah t'as un endroit où on met les morgues non ça c'est la morgue monsieur, c'est pas un, un moratoire c'est la morgue et le dernier je l'adore, c'est pas le passage entre le paradis et l'enfer, et non ça c'est le purgatoire <rire> ça <rire> finit pareil mais on y était dans un instant peut-être 10000 000 euros à gagner, 7, 10, 12, par SMS inscrivez-vous vite en voyant au début et le ZAP après. Ce reste des amis d'Offenbach. Offenbach. Il y aura rien à grand après. Vous êtes tous les jours plus nombreux à nous écouter, <rire> on est sur énergie, merci. <rire> There's a flow bulletproof You mentioned something but I don't want to do Oh I do everything for you Dans un instant, le Zap télé Dans un instant également, nous reviendrons sur cette euh, déclaration Qu'a fait Kinvé chez nous, d'abord Parce que son nouveau titre est très très beau, il a fait chialer Mico C'est une très jolie ouais, chanson, oui. et il l'a chanté non, chez nous pour la non. première fois Tu mais as là pleuré J'avais un enfin, truc tu... dans l'œil J'ai pas... <rire> regardé Titanic la dernière fois, quand j'ai pleuré Oui, moi j'avais une poussière dans l'œil <rire> J'ai bien vu yeah, il y avait pas de poussière dans le studio Donc, enfin, bien sûr que si, poussière, poussière Donc, de... <rire> juste pour vous dire que Nous reviendrons là-dessus, parce que tous les magazines People ont repris l'info Aujourd'hui, donc je vous en parlerai dans quelques secondes y aura le Zap télé il y aura la villa des animateurs Qui reviendront sur l'havane de Martin Solveig euh, que, qui, bon, qui qui n'est pas passé hein, non, non, gars, non, non, ah, non ça, clairement pas Est-ce ouais. que tu sais voilà non. donc non Il faut pas <rire> demander à une footballeuse si elle sait twerker C'est devenu peine capitale là, <rire> peine donc, de mort. Nous ouais. en parlerons tout à l'heure Il s'est excusé dans toutes les langues, hein, le pauvre Martin Mais pour l'instant, c'est le moment de vous concentrer Attention Tout le monde a son enveloppe oui. Oui, oui, mon enveloppe est là à l'intérieur, deux enveloppes à 10000 Comme je vous l'avais dit, une à 1 000 Une à 500, une à 100, une à 1 euro. C'est pas prenez... sérieux. Ne... Pas quoi sérieux, mon gars Ne bah me prenez pas celle-là, d'accord Nous appelons quelqu'un au hasard en France qui s'est inscrit au 7-10-12 en mettant Coé oui. au début du message. C'est le seul moyen pour gagner jusqu'à 10 000 euros tous les jours. Allô Allô Bonjour Marion Oui Je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Comment ça va, Marion Oh putain, c'est pas vrai Si ah, Si, c'est vrai, comment ça va Bah, ça, va, ça va bien ma chérie. Où est ce que tu es Pas toujours les bouchons. Mais oui, il ah, y en a c'est fou le nom. Moi je, je commence à remercier les bouchons. Oui, bah, Moi, bah, il bah, bon. plus il y a de bouchons, plus il y a de gens qui nous aident. J'aime les bouchons. Vive les bouchons. Mais oui. Où dans les bouchons Tu es où exactement bah, Je travaille sur elle ils arrivent sur cap donc C'est la rocade de Nord-Ouest, près de l'île C'est tout temps couché, le matin, soir Donc ils écoutent tout temps, matin, le soir C'est des caillons ça C'est circulation, trop de qui vont dans le Nord C'est bizarre le Nord maintenant C'est chiant Attention Marion, concentre-toi J'ai distribué des enveloppes à toute l'équipe Il y a évidemment moi, il y a Stouffe, il y a Jeff Il y a Bichette, il y a Bordas Il y a Miko trouve-moi la bonne personne Et gagne jusqu'à 10000 000 euros, c'est tout ce que je te souhaite T'as des enfants, tu es marié Euh, Je suis pas mariée, mais j'ai un enfant, oui, j'ai un chéri aussi. D'accord, comment s'appelle l'enfant Nolan. Comment s'appelle le chéri Julien. D'accord, attention, concentre-toi maintenant. Je te... Oui. Bon. Euh... Bon. Je vais prendre Bordat. Oh non, alors attends. T'es sûre, tu veux gagner Attends, coucheront... euh... attends. Euh... est-ce que tu es sûr de toi Parce que, bon... Euh... Non, j'ai je... peu peur mais bon. Non mais peux-tu peux changer encore pourquoi peux changer. Hein. Pourquoi ce choix Rien n'a été bloqué là. Hein. Pourquoi ce choix quoi pourquoi... les gars, euh... bon Rien n'a été vous... bloqué, Il... tu peux encore bouger. Ah, euh... oh, faite peur là quand même. Non, allez, c'est euh... bon, on c'est validé, c'est validé, c'est bordel, ouais, bordel. Ouais. Trop tard. Okay, OK, ouverture Trop de l'enveloppe. Tu fais quoi dans la vie, tu m'as dit Je suis secrétaire. D'accord. Tu besoin de sous en ce moment Ouais, un peu comme tout le monde je pense euh, oui. Mais tu as choisi Bordas <rire> Ouais Monsieur Bordas Les gars jouent. Alors combien Les gars On ne joue pas, je pas de mauvais jeu à base de les gars on ne joue. Non, ouais, non, non, non, non <rire> je, je suis en train de conduire donc pas de fausse blague euh, C'est pas 100 euros <rire> ouais. C'est pas, ouais, <rire> pas 1000 euros C'est plus ouais, C'est plus. <rire> plus de 1000 euros Non c'est plus ça fait pas un plus de 1000€. Combien 10 000 euros les gars Je vous Mais jure non. 10 000 euros Je te montre, je te montre. Non c'est pas vrai Je me crois pas Marion Marion Tu gagnes vrai. 10 000 euros Marion Non oh oh, c'est pas vrai 10 000 euros ma belle Je me crois pas Mais si Je choque c'est vrai Mais si, c'est vrai, vrai 10 000 euros qu'on va t'offrir Je Ouais. Oh là là. Oh là là. Ah là, finalement tu as fait le bon choix Attends, pendant ce temps là je vais je tu sais quoi, je vais filmer, je vais le mettre sur Instagram pour que les gens le voient. Marion a gagné 10000 €. Ouais ouais ouais ouais ouais Marion Regarde bien la route quand même hein. Oui oui oui, je suis trop content. Marion, <rire> Mario. Mario, en tout cas ma belle, tu vas pouvoir l'annoncer nocer. Anola et à Julien, je te fais un gros gros bisou. Ah, merci beaucoup à vous gros Je, ah, je t'embrasse fort ma belle Je te souhaite un joyeux Noël avec un peu d'avancé Côté nous écouter tous les jours d'accord Merci à vous aussi, gros gros bisous Est-ce que ça roule mieux ah, ouais, là, ça va, ouais. Et en plus J'ouvre la route ouais, C'est fantastique, j'ai un petit côté de Dieu quand même hein. Je t'embrasse ma petite Mario oh, gros à toi. Merci, et, et bravo pour les 10000 000 euros Ça se passe comme ça, vous aussi vous pouvez gagner 10000 000 euros tous les jours Vers 17h30 sur énergie avec nous Oh là l'émotion, on fait chier But he was in a match but some songs about Ricky Now I listen and laugh Even almost got married And for Pete I'm so thankful Wish I could say thank you to Malcolm Cause he was an angel One taught me love One taught me pain girl from the drama Only one c'est pas un euro C'est pas disons c'est pas 1000 C'est pas 1322 €. C'est pas 1657 C'est pas 2824, c'est quoi on l'aurait pas arrêté il était encore. C'est pas 3800, c'est pas 4858 €. C'est pas 5627,32 €. Elle a gagné 10000 € Marion, c'est magnifique, on est très contente pour elle, ça se passe comme ça chez nous et je suis très très content Avant le Zap Télénomico, Kinve était notre invité hier. Oui. Soprano sera notre invité demain et Kinve a fait une petite révélation. Alors, je vais poser une petite question toute bête en me on t'as pas d'enfant est-ce que t'aurais pas le, le zizi fainéant le zizi fainéant et il nous a fait cette révélation ce oui. besoin de de parler de bébé ah, Kevin c'est moi, ah, moi. je parle pas de bébé moi mais ne, mais ne pas en faire ah tu veux vraiment savoir pourquoi cacherait-il un zizi fainéant non je suis juste stérile en vrai non mais Donc, si tu veux plonge l'ambiance à sérieux <rire> non mais tu me poses une question je suis en thérapie je réponds <rire> ah ouais on se livre à 100% la ce Ah non, ouais, ah, ouais, je donc, euh, euh, ouais. On n'en débat Maintenant que vous le dites, je n'ai plus de testicules. Ah, Et euh, ah, ah, eh bien, des bien des voilà les amis, c'était hier soir, ça a tout ça tout été repris aujourd'hui dans tous les magazines voilà. Mais je savais pas non plus pourtant c'est un ami. Bah en même temps quand ses amis est-ce que tu leur parles beaucoup de sérénité Non, surtout entre bonhommes Zap télé, on lui fait un gros bisou mon kinvé. Zap télé de Mico Un peu de culture avec la météo à la carte de France 3 qui nous apprend pourquoi est-ce qu'on dit merde avant un spectacle. Ah oui, ah moi je sais. Tu sais Je me je le dis, je flingle le truc. C'est pas grave, vas-y. Serait-ce parce qu'à l'époque, c'était l'époque où il y avait les où il y avait les, les chevaux, les calèches Et plus il y avait de calèches, plus il y avait de chevaux, plus il y avait de chevaux, plus il y avait de caca Plus il y avait de caca, plus, de caca, plus le spectacle avait de succès Tu as flingué le son Ah non, <rire> on va vérifier si c'est exactement ça Un artiste, on dit plutôt merde Car au 18ème siècle, lorsque les abords des théâtres euh. étaient semés de crotins de cheval voilà. C'était signe d'affluence et donc de succès Qu'est-ce qu'il y a... Bah t'as flagué le son Oh bah c'est <rire> vrai Excusez-moi Putain, les textes Pardon, Ligue. pardon Allez, France 3, toujours avec ce gilet jaune qui pousse des revendications ah. un petit peu trop loin. Eh bah je sais, alors ça... Non, non, je t'ai connu. Non, un peu vénère. À partir de la semaine prochaine, tous les députés du Mouvement En Marche, on va aller chercher ses oeufs. Non. On va se battre maintenant. Et on sortira les armes s'il faut. Ça va un peu loin là, monsieur. Jeune homme, descendons un tout petit peu peut-être. 1789. Allez, tranchons-leur la tête Non, non, il des solutions entre les attend On reviendra sur la compile du moratoire Tout à l'heure, n'oubliez pas on, Allez, on termine le zap avec l'étude du sexe féminin en dessin C'était dans la maison des maternelles sur France 5 Alors, je ne suis pas Gustave Courbet Oh, c'est vous qui avez non, dessiné ça C'est bon. magnifique écoutez, écoutez, écoutez, votre petite anus est de toute beauté Petite <rire> étoile adorable Ça, c'est ce qu'on appelle une vulve ouais. est <rire> ok Alors les poils, j'étais pas très fort Donc vous pouvez y mettre des poils, pas de poils ouais, C'est vrai qu'on s'en ah. passait des poils voilà. là, dans qu -qu -qu -qu -qu -qu -qu votre Comme on, on veut Voilà. Il y avait un jeu à l'époque qui s'appelait Dessine et c'est gagné ah, bon, <rire> Très beau trou de balle là. 100 points C'est assez étonnant Ils... et Bon appétit en... Dessine... Dessine des balles de sur France oui, Le matin Le oui. matin en plus Je sais pas faire J'ai beau mentir Tout me ramène à toi Je ne sais pas faire Quand es pas là Je ne sais pas faire J'ai beau sourire Quand on parle de toi Je ne sais pas faire Quand es pas là Je ne pleure la paix rien n'a gagné Je n'ai plus de peine plus rien à pleurer C'est déjà trop Tout me semble faux Quand tu pas là Ça ne compte pas Quand es pas là toi Là où les mots vous féminisent si tu l'entends ça je te parle dit-tu sans un signe plus rien de nous de je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là je sens ta main poser sur la mienne et le son de ta voix qui te fait je n'ai plus le cœur quand t'es pas là ne plus rien appeler rien à gagner. je n'ai plus de peine plus rien à pleurer puis c'est déjà trop tout, tout me semble pas là ça ne compte pas quand es pas là toi là où les mots vont semer les âmes si tu l'entends ça je te parle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 Il y avait le Ballon d'Or Avant d'être connecté à la villa des animateurs Pour le Ballon d'Or Quelques fiascos La vanne de monsieur Martin Solveig, Martin Solveig à, à, à, à, Comment elle s'appelle Ada Hegelberg ouais. C'est une jeune fille suédoise Qui joue à Lyon et lui a dit Est-ce que tu sais Toirker Non <rire> Voilà. Et là, ça a été il a été traité de misogyne dans tous les sens. En même temps, il est DJ, il va pas lui demander de faire un passe au double, mais bon, il a voulu faire une van Alors Griezmann, lui, ne la connaît pas du tout. Euh, félicitations à, à Modric, euh, à la fille de Lyon, pardon, je me rappelle plus de, de, de son nom. Et à, et à voilà, la, la, la fille de Lyon. Hein, et, et, et Mbappé, alors lui, c'est encore plus simple, lui, il connaît la joueuse, mais il connaît pas Martin Solveig. Est-ce que tu connais Martin Solveig euh, Non Voilà, comme ça, c'était une non, très très belle euh... soirée, connexion avec le, jour, les animateurs, euh, on est là. Zina, oui. Oui. On est Allô. bon, Allô, Allô, on on est là, là des animateurs les loups vous m'entendez Nico sur l'appareil Oui, salut Nico c'est la radio. Oui. Comment ça va Vous avez regardé le Ballon d'Or hier soir Évidemment les loups, quelle succession de fiasco, personne ne se connaissait là-dedans, ils viennent diffuser le son, une honte, une honte les loups. On oui, n'arrive pas de vous arriver. Hein. Vous recevez qui samedi prochain dans 50 minutes Inside Dans 50 minutes Inside, samedi, je recevrai Naya Naya Oh merde. Naya <rire> Kam. Non, peut-être jamais les loups. J'y révisais, je vais passer Cyril Maillot chez Copernace. Ça est les chaînes conseil, c'est une beauté. Aujourd'hui Cyril, il a rasfras Ballon d'Or hier les frérot. Et alors la blette de Solveg, c'est la Harissa qui fait déborder le kebab les chaînes. Mais Biscuit, il a la, il est arrivé à la, à la villa en pleurant le, le frérot et là qu'est-ce qu'il a fait baba Il a ouvert le porte Trop pète dedans. <rire> ah bon Eh ouais, on l'a bien la cave avec Tex. J'ai juste d'dormir. Salut. Ouais, je t'adore, salut, salut, Ça Ça ouais, j't adore, j't adore, j't adore. salut Patrick Sébastien, animateur France 2 bientôt chômeur, salut. Je te kiffe. tu prends tu prends c'est vite quand tu veux. Euh, je dois dire, j'en profite, le football, c'est pourable les amis. Je voulais toujours dit, moi je préfère les cérémonies du ballon rondor de rugby. Ça c'est pareil, tu vois, c'est plus un truc de bonhomme. Le ballon, il est au mal Voilà, alors pour déconner, il y a toujours un mec qui se met le ballon en suppositor dans le cul et à la fin, il y Christophe Maheu qui arrive, il est où le ballon Il est où Un choix qui festival. C'est quoi C'est le bifort I've been dressing for you. Then merci d'être là dans un instant la compile du moratoire comprenez la compile de c'est pas tout de suite qu'on mettra les taxes c'est dans 6 mois on s'en occupera dans quelques minutes et nous reviendrons sur pas mal de bonnes surprises restez là ça se passe tous les jours comme ça sur énergie tout de suite Les plus gros hits à la maison Les plus gros hits en voiture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 Ouais, je vais le noter sur un papier. Avec MylanMeilleureSanté.fr, profitez de nombreux services en ligne pour vous aider à suivre la santé de vos proches au quotidien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Valentine de Valence rêve de s'offrir un smartphone dernier cri pour Noël. Seulement voilà, vu que le 25, Valentine rêve aussi d'abreuver de cadeau à sa famille, elle se dit que cela va devoir attendre. et bien, Valentine, non. Ne vous privez pas. Pour Noël, chez Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy S9 64Go est à 1€ euro plus 8 euros par mois pendant 24 mois grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 70 gigas. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193 euros avec la reprise de votre mobile. Franchement, la prime de Noël chez Opel, je avais pas prêvé. Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel Ça va, mais bon, je pas 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge de grand au Père Noël, hein. Eh ben, en fait, il paraît c'était vrai. Et moi, je suis seul avoir pas cru, le nul quoi. Euh, être à trafiquer, ma voix, Je préfère, merci.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 Malin, la belle rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, oeuf, Soyez malin, faites confiance au label rouge. Avec le concours de l'Union européenne. Pour votre santé, bougez plus. Téléchargez le Pleine Énergie, gratuite. Sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie hit music only. Pas besoin de musique.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 jusqu'au 15 janvier. Il me fou, condition magasin dispositifs médicaux CE demander conseiller opticien. Intersport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 Conditions et liste des magasins participants sur Intersport.fr Claudio Capéo ta main, main, une ronde, une ta main, son nouveau single Son nouvel album, Tant que rien ne m'arrête Disponible dès le 7 décembre Maman, maman, on mange quoi le 25 Fruits de mer Le 25 Mais je fais fort, Noël jusqu'au 17 décembre, ma chérie Quoi et oui, au menu, c'est crédit à 0% et TVA offerte. Jusqu'au 17 décembre chez Ford, profitez d'un crédit 0% et de la TVA offerte sur plus de 2000 véhicules prêts à partir. Bah, et mes fruits de mer Offre de TVA sous forme de remise sur le prix maxi hors option. Crédit auto pour 10000 000 euros empruntés, 2 000 euros d'apport, 48 mensualités de 208,34 euros. Montant total du 10000 000 euros si acceptation par Ford Crédit, voire Ford.fr. À 18h sur Énergie. Allez l'équipe s'agrandit Coé passe son mode unique c'est pareil mais avec toi dedans 17h-20h c'est quoi sur Énergie. il y aura Soprano demain demain émission spéciale Soprano sera notre invité hier vous avez été plus de 80 000 à suivre le Facebook Live avec euh, Kinvé C'est énorme, hein ouais, C'est ouais. énorme oh, C'est énorme, c'est hallucinant Alors justement, <rire> je vais revenir sur d'autres cérémonies On a parlé de la cérémonie du Ballon d'Or ah, Très très belle cérémonie avec euh, qui qui Un fiasco C'est-à-dire euh, <rire> le que les gars ils sont sportifs Ils sont là et tu as l'impression qu'ils font tous la gueule y a Il n'y a pas d'ambiance Moi je pensais que les gars football Ah non, Bordas, ton avis Bah ils sont un peu en mode euh, Je me la pète Donc forcément sont... Est-ce qu'ils se la pètent pas tout le temps aussi hein, En même temps Si mais ce genre de cérémonie On peut voir voilà. que là Avec Kylian Mbappé grand, La fait. question sur Martin Solveig Qui était quand même invité Est-ce que tu connais Martin Solveig Euh Non Voilà évidemment C'est un chanteur d'un autre temps Martin Solveig euh, C'est ah, un vieux oui, Revenons Revenons sur d'autres cérémonies Vous vous souvenez La gênance des cérémonies Il y en a eu des belles Oh il y en a eu Oh ouais. ah, il y en a eu Le fameux c'est gagné Alors que bon C'est gagné C alors, ça c'est dans 5 minutes. Ça c'est dans 5 minutes, c'est dans 5 minutes. Je lai je lai gelé, gelé. Je ah lai ah le fameux c'est gagné, c'est gagné. Oui, non, parce que je voulais dire c'était gagné pour vous sonner de Alors euh, excuse-moi, c'est facile de rire quand on fait rien. Merci beaucoup. Pierre de Coubertin. Cérémonie d'une de, de, de Miss Univers. Lui y croyait, elle croyait, elle y a cru La demoiselle, pas longtemps. Miss Universe 2015 is Bah, elle a cru que c'était gagné Oups I have to apologize Miss eh oui. <rires> eh eh eh. Universe 2015 eh eh. Is Philippines eh, ah, eh, Oh ben oh, oh, on était bon aussi nous On avait Mathilde Seigné Je voudrais euh, malaise Faire Bah si peut venir Mais je sais pas si on a le droit euh, Rien de, de sexuel Mathilde Rien de sexuel Rien de sexuel euh, Juste euh, je voudrais ouais. qu'il monte euh, Didier Ouais Parce que je, je, ça. Euh, je suis ravie que tu l'aies Michel Mais je voulais que ce soit enfin, oh. Voilà pardon oh, enfin. ah, ouais, ouais. Ah, oui. bah, Sam celui qui conduit C'est celui qui boit pas C'est celui qui revêt <rire> ouais. le prix euh, Miss France <rire> Magnifique Un petit malaise Il lui pose une question Elle ne sait plus parler C'est euh, un hey en rêve. Un, un accélérateur de vie, je pense que euh, Oui, mmh. que une année de demie France euh, on ne serait pas capable de pouvoir vivre eh oui. serait capable de vivre. Ah Aïe aïe. Ne vous inquiétez pas. Je vous cette une pas, pas par contre. il voilà, y avait Ronaldo hein, qui avait fait un truc très discret en cérémonie. Oui voilà, ouais. Vanessa Paradis magnifique aussi. Est César est attribué à Judith Godrejstein. Merde. Pardon. Oh <rire> Ah, oh, je suis désolé, excuse-moi. Oh. Oh si j'ai dit entendre dans la discrète. Excusez-moi. Oh là là là là. Où c'était aller et Jean-Luc de la rue regreté qui cette fois-ci avait une demoiselle devant devant devant lui, une dame hein, qui avait des qui avait des, des très belles formes. On peut le dire. C'était les globes de cristal, c'est important de le dire, globes de cristal parce qu'il fait cette petite phrase. Merci. Vous avez vous les jetettes vos votre globe ou vos globes. Voilà, vous voulez votre globe voilà, ou voilà, vos, vos globes, globes. vous l'entendez derrière Cette vanne passe très très bien Bienvenue en tout cas, merci de nous avoir suivi, on est sur Énergie Dans 6 minutes, l'émission en public, on sera en bas avec un public de ouf Mais entre temps, il y aura la compile du bon à toi C'est gagné <rire> Ouais bah vous, vous l'avez compris C'est gagné, vous verrez Voici son bras Alléluia, Allelu, oh, alléluia ouais, ouais. oh, ouais, Hermano ouais. Soprambaba Hermano shawela ah ah yeah je suis toujours resté le même je suis toujours resté le -même c'est toujours rest été oui comme ma première ça fait oh, oui, oh, oui. temps au dessus de la mêlée je ne sais je sais que je devrais en laisser mais bon je que les dresser car j'ai ça dans laadn oh, oui, oh, oui. je ne sais pas faire autrement hein? je ne sais pas faire justement je les entends me tailler normal on taille que les dia' tu hérité de la baracade de mon voisin inédine la baraque à une décennie de trois femmes que des retournené à la gare est de belle oh, oui, oh, oui. les débat baffes, les baffes, leur donner le tourner quand embell est dernier chiffre de leur carrière j'ai pas tourné là pas jamais j'ai Ferme le nez, mélanges les styles les gens depuis tellement d'années qu'il n'arrive plus à se décompliger ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens zou comme je dans la bomboniera comme ça va stanon dans la scampia on vient rentrer dans la leyenda Din sånn Din sånn Din sånn Din sånn Ah Ja men sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, merci d'être avec nous. 18h, je rappelle que dans quelques minutes, ce sera l'émission en public, que demain, celui qui sera notre invité, ce sera Soprano. Avec à 19h50, on finit l'émission du du duo de notre hall, qui est très très grand. On va le soulouer pour les fêtes, les mariages, les barbeaux. Il est long. C'est pas idiot, plutôt que ça me remporte rien, je vais louer le hall. Demain, Soprano sera live, vous êtes dans le coin, vous voulez venir, venez nous voir à Énergie, 22 rue Boileau, qu'est-ce qu'il y a ce touff Rien, je pensais à Jean-Paul. Pourquoi Ah c'est pas une vraiment, mauvaise tu, idée tu, tu, Il va vraiment <rire> le louer <rire> Bien sûr, là il est dans son bureau Il m'écoute, il dit oh, Non, il n'y a pas de petit oh, dégoût ouais, <rire> On veut le pognon comme coup de collet, Je vais se louer le haut Voilà Il <rire> oh, ouais, va faire des anniversaires moi, Ça va être vus En attendant, en voici, voici la compil du moratoire Alors le moratoire, on l'a dit tout à l'heure Sur 15 personnes interrogées Personne ne savait ce que c'était Qu'un moratoire On a eu cette magnifique réponse Tout à l'heure de quelqu'un Qui nous a dit Bonjour moratoire, c'est normalement des questions qu'on se pose ensemble et qu'on essaie de trouver une solution. Non, c'est pas ça un moratoire. Non, c'est pas, pas ça. Ça veut dire que c'est juste les, les... On attend un petit peu. On décale légèrement dans le temps. La compile du moratoire. Alors justement, c'est gagné pour les gilets jaunes. <rire> et bah oui C'est gagné C'est gagné ah oui. C'est gagné Yeah C'est gagné Allez. Alors que pour le gouvernement... On... Ça sort la lune. Merci les gars, ça va, ça va La chanson du Président euh, Qui est, bon, un peu perdu, hein, lui, de son côté hein. Trois pas d'en avant Trois pas d'en arrière Trois pas d'un côté Trois pas côté, Alors, on reprend oh non, pas le gazou, s'il vous plaît, merci beaucoup Mais attention, moratoire signifie, comme l'a dit tout à l'heure Délai, pas abandon Donc le message d'Edouard Philippe est clair Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Au Oui, mais en attendant, au lieu de mettre 10 euros d'essence dans le réservoir, maintenant, tu pourras chanter... J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu bout, de nous. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au jusqu bout, jusqu bout, jusqu bout, de nous. Mais n'oubliez pas la chanson de la planète, c'est important. La chanson de la planète et de son pétrole. Allez, je t'ai tout donné à tout ouais. Et on finit avec la chanson Du moyen de locomotion du futur Il ah, va falloir courir Bienvenue sur Énergie dans 3 minutes L'émission en public, merci de nous avoir choisis Qu'est-ce qu'on écoute Kody, oh hey, Merci la prog, vous m'avez ressorti Kit ouais. Projet X ouais. Allez je balance Bordas dans la piscine <rire> Alors, on y va. Dans 3 minutes en bas a bit little bit rolling up take a hit feeling lit feeling like 2am summer night i don't care and on the wheel driving drunk i'm doing my thing rolling the mist beside now living my life kena dream i'm a just what i want looking ahead no turning back people told me slow my roll i'm screaming out fuck that. i'm screaming out fuck that. i'm screaming out that that that that that fuck tell what you know about dreaming dreaming. you don't really know about nothing nothing tell me what you know about the night there is every night 5am go sweat waking up to the sky Through the happiness and I know Everything that's shining Ain't always gonna be gold Hey, I'll be planning Once I get I'll be good 7h, 20h Faites-moi Bienvenue tout le monde, merci de nous avoir choisi Nous sommes sur l'énergie, deuxième partie D'émission, 18h06 en public Avec un public génial Demain, j'espère qu'ils seront tous aussi bons Mais je crois que tous les jours, on a un public de fou Bien Demain Ce titre de soprano. Il en fera la oui, fera il fera des anciens ou pas Normalement oui. La là, la la, la, la, la la. Il y aura Claudio Capéo qui sera là si jeudi. Jours, me réveillez-vous, il, il fait si froide dehors. Il a changé de chanson, un jour rassure, hein, il ouais. a une nouvelle. J'aime bien ce que fait Claudio Capéo. Vous avez envie de gagner des beaux cadeaux Sachez quand même qu'il y a eu 10000 euros d'offres tout à l'heure à Marion. Ça, ça va faire plaisir à son... Il y a un petit garçon et son chéri qui s'appellent Julien, c'est oui, ça c'est ça. 10 000 euros ont été gagnés tout à l'heure au cash cash Ça nous fait très très très plaisir. On réécoutera ce moment tout à l'heure. Je crois qu'il faut demander à la Psycho le, le son. Demandez-lui maintenant pour qu'on l'ait à 20 h Donc, en tout cas... Euh... 20 h demain. Oui, oui. Et donc, grâce à but je vais vous offrir un truc de rêve. Est-ce que vous n'avez jamais rêvé d'être enfermé dans un supermarché, un hypermarché ou un si. magasin comme Rayon un magasin but bon ok de, <rire> Et de vous prendre ce que vous voulez comme cadeau en mais un si, temps limité si, si Ça c'est le rêve ultime C'est ce que je vous offre grâce à Butte Vous allez pouvoir, et dans un des 300 magasins dans toute la France Ça veut dire que c'est vraiment à côté de chez vous Vous êtes obligé de faire des kilomètres et des kilomètres Vous serez enfermé avec votre famille pendant 3 minutes Et vous prendrez tout ce que vous voulez pendant 3 minutes Tout ce que vous pouvez Non mais c'est beau quand même non Vous ah êtes oui. une famille, vous vous inscrivez. Je veux la famille, hein. par contre, il ah faut qu'il y... Donc, euh, voilà, je, vous jouez avec tout. Il vous suffit tout simplement d'aller dans un magasin but. C'est ça C'est ça. Vous, vous prenez en photo avec un petit objet de Noël, une guirlande, une boule, un accessoire, n'importe quoi, ou de ce que vous voulez. Photo de la famille dans le magasin. Vous envoyez ça à koreatenergie.com et c'est vendredi. On en fait déjà une famille, vendredi Jeudi, déjà. Jeudi, ouais oui. d'accord, très bien. Jeudi, d'accord, très bien. Ok mais quand est-ce qu'on fait tout ça C'est surprise ou faut dire ou pas C'est en, fin oh, en, en fin de semaine C'est dans les jours Bon alors oui, ça oui, joue surprise. maintenant Surprise Vous savez quoi On va essayer de faire très vite Ça veut dire qu'on va prendre La famille qui va gagner je pense qu'on va les mettre dans le, dans le magasin but Genre le lendemain ou le surlendemain ah ouais, ouais, C'est pas peu. un truc Pour dans 6 mois etc On fait Noël On va vraiment le fêter euh, Avant je trouve ça génial Ah bien ok Je suis très content Et c'est moi qui vais accueillir Une famille euh, dans le magasin C'est qui là, va dire Go party Je vais être honnête avec vous Déjà parce que Savoir que j'ai un magasin. Que pour toi <rire> pour moi tout seul c'est déjà un kiff qu'est-ce que tu vas faire dans le magasin je sais pas mais rien que le plaisir de... ah, je vais tester tous les oui tu peux c'est fais... toi c'est pas le mien oh non mais je trouve ça génial et de dire vous avez 3 minutes pour tout je trouve ça génial ah ouais, moi aussi, ah ouais. et ça me fait plaisir de faire plaisir donc ça se passera en fin de semaine donc dépêchez-vous est-ce que l'équipe est en forme oui, oui est-ce que le public est en forme oui Est-ce que, euh, passe le micro, c'est la question du jour, est-ce que vous savez ce qu'est un moratoire C'est là où on met les morts. <rire> bon, et oui, voilà. et Mais oui, jure, et jure oui. on continue, c'est l'abattoir pour à côté, les morts. À côté, à côté, voilà, à côté oui, euh, un moratoire. C'est pardon Un piège animal. Un ouais. piège animal, eh oui. quelle piège d'animal euh, un, un rongeur. Un rongeur, un rongeur. Un rongeur et ça oui. se précise pas vraiment un rongeur. À ton avis Non non, plus pas vraiment un rongeur. Mais presque. Un crocodile Un piège à crocodile. Je le note à côté. Euh, c'est pas qu'il y a un litige au sujet d'une d'un comment dire, je sais qu'il y avait eu ça avec la l'apidation en, en Arabie Saoudite, je crois qu'ils avaient parlé d'un moratoire justement pour parler de Au lieu directement quelque chose par la force, on fait un moratoire pour en parler, pour amener une situation un peu plus cool. Ah, ah oui, ça serait. Effectivement, ah non, en, en, effectivement, entre la lapidation, on arrête, oui, c'est plus cool. Oui, oui, tu as, tu as raison. alors à côté. Alors, on, on est loin du piège à crocodile. Hein. Euh, je, oui Un ours Oui. Un, un, un moratoire c'est un, un, un piège à ours Ok, très bien mademoiselle à côté C'est pas quelque chose qu'on remet à plus tard et on en discute on Quel est ton prénom Maureen Bravo Maureen Bravo, Bravo. Alors c'est remettre à plus tard C'est ça. ça Ça vrai. veut dire qu'en gros c'est décalé dans le temps Voilà, en oh, le mec il est bloqué avec sa lapidation Et là mais attendez, excusez-moi euh, Je l'ai entendu, euh, entendu Parce que c'est pas cool Il la y, y a le mot référendum peut-être Je suis pas au courant de cette histoire là-dessus Alors mademoiselle, ton prénom Sarah. Sarah. ma chérie. Non, ça n'est pas un piège crocodile. Je suis désolé Et revient vers la mademoiselle de droite. Non, ça n'est pas un endroit où on enterre les morts, c'est une morgue. OK. Voilà. D'accord. Une ah info oui. entre dans mon cerveau et je dis OK. Ça peut attends, servir. Dans un instant, l'appel promo nous appellerons aujourd'hui on avait on a mardi, on a envie de faire du sport. Nous appellerons à l'intersport quelque part en France. D'accord. D'accord D'accord. Ils ont un micro, ils ont des clients, il faut une annonce pour dire qu'on est tous les jours sur énergie de 17h à 20h en plus en tant que fidèle représentant du sport. Oui, c'est un... Bah évidemment, j'ai regardé le Ballon d'or, je lui connais. <rire> Voici maître Gims. C'est pas la meilleure chose de mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter et quand les enfants me demandent pourquoi la mérite est sale, je suis obligé de répondre Ça trop pleure Et eh, eh, eh, moi ce qu'on a fait Et eh, eh, eh, moi ce qu'on a fait Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision, explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans à ma vision, pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en bison ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison, la vie un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons stop Stop, stop stop car en effet le mal est fait. Le pire c'est pas la méchance des dix mais le silence des autres qui font tout semblant des et quand les enfants ne demandent pourquoi la mer estelle salée je suis obligé de répondre que les poissons La télévision oblige de plisser les yeux, rien à l'horizon, je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans les ans, ils vont me prendre au sérieux que si je m'espère je veux peut-être que tout simplement je pas qu'on tu ne vailes leur aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait, mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait, c'est pas la misère, c'est des hommes, mais le silence Et quand les hommes me demandent pourquoi la mer est salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop plu. Et eh, ce qu'on a fait. Et eh, ce qu'on a fait. Il ne pense de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. c'est pas la méchanceté des désormes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'ignorer et quand les enfants me demandent pourquoi la mère est salée, Je suis obligé de C'est Coé sur Énergie. Vous êtes sur Énergie avec vous. Merci d'être là. C'est le ballon d'or d'hier et Martin Solvay qui nous a lancé sur le sujet des auditeurs tout à l'heure avec cette phrase qu'il dit à la joueuse. Est-ce que tu sais twerker Non. <rire> <Aïe>. <rire> voilà, donc, petite note pour le futur. Voilà, plus ne ne plus demander à une jeune fille si Je elle sait twerker. twerker. Sinon, on se prend des sauts de merde Sur les réseaux sociaux C'est tant qu'il ne peut pas le dire à un mec C'est une danse de fille <rire> je... non, Tu peux même pas le dire non. une fille non, non, non. Je, oh, je, je, vois je, je pense que twerk est un équivalent De de je ne sais plus Je ne sais je bon, je est... même plus qu'on peut dire C'est interdit je... je vois pas en plus ce qu'il a de mal là-dedans Je suis peut-être je je euh... je trop jeune Mais je vois pas ce qu'il mal à dire ça Parce qu'il est DJ, il s'est dit est-ce que Je vais vous mettre un son, si je mets un son Est-ce que vous twerkez parce que des danses seules, il y en a pas 50 Mm. À part le twerk Elle va pas faire un jive Mais maintenant Elles Donc sont toutes en train de twerker Tu sors en, non, toute, tu tout, en boîte <rire> Non mais d'accord Calme-toi Et pas non plus une <rire> footballeuse non, Mais c'est <rire> pas ça Mais non mais c'est une danse de filles Tu sors en boîte Y'a des filles qui twerquent Bon bah C'est typiquement une danse de filles Oui C'est dégueulasse C'est vrai qu'un bon, mec qui twerke Ça peut être très mort pareil C'est vrai que ça peut Mais voilà C'est suivi Martin Solveig Il s'est excusé Dans tous les dans toutes les langues derrière C'est un truc C'est un truc C'est un sujet sensible, mais je pense surtout que ça s'enflamme sur la toile de gens qui n'ont pas vu la séquence oui, ça, et qui reprennent les messages en disant « Comment on peut oser demander ça ?»« alors Parce que c'est une femme, il faut qu'elle danse. » Mais qui n'ont pas forcément vu, parce que c'est pas un méchant et c'est pas un provocateur, Martin, et encore moins un misogyne. Donc, euh... non, alors qu'elle-même a accepté les excuses et voilà, t'es pas oui, plus voilà. choqué que ça. Quoi. voilà je, je Mais... Une petite hypocrisie quand même ces oui. ces réseaux sociaux carrément mais c'est c'est parce que tout parce que les réseaux sociaux sont faits quand même quand tu vas sur Insta et que tu regardes ah. des demoiselles qui ont plus de 200 200000 followers ouais. systématiquement c'est des demoiselles qui twerk qui montent leurs fesses et qui sont à poil d'une photo sur Oui ah, il y a oui, beaucoup de vêtements évidemment Oui marrant. et jamais personne l'a dit ah bah, oui méraillez-vous Etc donc moi je moi je, vais, je, je je pense que ça a été un peu mal pris que Martin est un garçon très clean et très ah, gentil Ah oui c'est pas bah, son genre voilà et, et voilà et en plus voilà des fois ça pourrait le genre de quelqu'un mais, mais ça ne l'est pas ce garçon qui n'est pas prêt de remettre un prix pour les 40 ans pour les 40 un instant on appelle la playlist suprême et de retour sur énergie pour Noël 50 000 euros à gagner sur énergie la playlist suprême énergie c'est Angèle Marshmello Big Flo et Oli Big Flo et et match trois cafés gourmands cette playlist sera joué sur énergie une seule fois dans cet ordre précis aujourd'hui ou avant fin décembre soyez attentifs et que vous l'entendez appelé énergie 3937 et gagner la somme folle de cinquante mille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 Alors, projecteur full LED, caméra de recul, parc assist, 50 garanties. Ça va jamais tenir d'un mode, tout ça. Mais tout est déjà dans la Seat Arona Urban à 159 euros par mois. Oh, ah, ben alors je vais voir ce que je peux faire. Jusqu'au 28 décembre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme SUV Seat Urban. Offre particulier pour toute commande d'une Arona Urban 85 chevaux avant le 28 décembre. Location longue durée 37 mois, 30 000 kilomètres maximum. Premier loyer de 2000 000 euros, puis 36 loyers de 159 euros sur les d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Garantie constructeur jusqu'à 5 ans ou 100 000 kilomètres. Conditions sur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 abonnements Pour écouter la playlist Énergie Énergie, hit music only Chers voyageurs, notre route continue Direction la forêt des sapins de Noël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 exigeant. Eh ben dites toujours. Euh, bon, OK, je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Mais pourquoi ça Faut être malin, chercher le logo Label Rouge sur les viandes des volailles. Ah ouais, malin, Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œufs. Soyez malin, faites confiance au Label Rouge.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 qui sera avec nous pour la dernière heure n'oubliez pas que le One Man va se balader à Rouen dans quelques jours oui. je viens vous voir après Nantes c'est Rouen 14 et 15 décembre Théâtre à l'Ouest Théâtre à l'Ouest c'est le, le redis-moi 14 et 15 Décemment. Venez me voir, je suis jamais venu du côté de Rouen donc je sais pas comment est l'ambiance et tout, c'est bien, oh, sympa. bien oui. Rouen, c'est bien. Ah oui, oui, est oui. On est bien si l'on D'accord, ensuite c'est Après on sera à Lille au Spotlight les 20 ah, et 22 décembre. Spotlight. Pareil au Spotlight, venez nous voir et tout, c'est les derniers rodages avant Paris à partir du 14 janvier à la Comédie de Paris, bloquez vos dates pour venir me voir. Vous savez ce que je vais faire, je vais faire une vidéo bientôt où je vais quitter énergie en scout et, et je vais fait, chronométrer voir combien de temps je mets pour aller au théâtre est que ça se passera après l'émission ah Oui, oui j'irai ouais. revoir à 20h, je monte sur mon scooter, j'arrive au théâtre, au théâtre au <rire> je prends le micro, je monte sur scène. <rire> T'enchaîne ah, direct. Oui, et je vais je vais chronométrer, je vous ferai une vidéo pour voir si je tiens bon ou si j'arrive ou pas. En plein hiver. <rire> J'ai hâte de voir. <rire> oui c'est vrai. Ouais. Pendant les manifs. Ah, <rire> sous <'autres>. la neige. <rire> bon, en attendant l'émission, oui, j'aurai mon Donc alors, sinon euh, je voulais juste vous dire deux trois trucs, on a reçu un message. On s'est on a on a parlé de la dernière fois de la Zezette Oui, oui, absolument, dans le zap. Vous l'avez extrait euh, Je sais pas, je l'ai partagé. Alors, c'était une dame qui disait quoi mmh, <rire> Les petits-enfants, ils aiment Zezette. Alors, on était là, on a rigolé. Les petits-enfants, ils aiment Zezette. Ah, alors, ils disaient, mamie, des... on veut Zezette. Alors, on, on trouvé sa bizarre. Mais... Et alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit, s'appelle Fabrice. Il me dit, voici euh, le délice de vos moqueries. goûter et appréciez notre Zezette. La Zezette vient de Seth. Il s'appelle Fabrice, on lui fait un gros bisou. Et donc avec il euh, y a tout sur la boîte hein. un dessin de Georges Brassens ça à toi cette zézette il y, y, y, y a des petits zizi dans le y a tout hein, dans le dessin il y a tout hein ah, goûter la zézette oui. allez ouais c'est la zézette de fabrice zézette de fabrice touffe d'abord en premier <rire> Alors, ouais. euh, bah oui parce que après, on va dire Toujours que la première sur la zézette Paris. tu vois ça c'était pas obligé c'est pas, pas, pas obligé les gens ils ont déjà compris on, on, on a, a capté amicaux il y a pas de mais le attends donne ta main un coup de zézette Voilà C'est un coup de zézette S'il te plaît voilà. <rire> Coucou -co -co. Jeff Oui. Et Bordas c'était puni, fais nous quelques hashtags pendant goûte. Attends, j'en veux bien une moi. Comment Pourquoi je ne sais pas on c'est plus hygiénique, c'est celle de On a eu quelques messages sur les réactions face au moment de gêne du ballon d'or et le twerk. Alors on y va quelques avis vite après j'appelle partagé, il y a Magali qui trouve que que que il s'appelle déjà le DJ Martin Solvay, Solvay, j'ai mémoire. Il que t'es quand elle, même bappé, c'est pas qui c'est toi en fait. Si ah, bappé, non. je sais. Et non. il dit que justement Martin Selveg a merdé. Et du coup, on a l'inverse, on a Margot qui lui dit quand les filles se font se font critiquer parce qu'elles se filment en train de twerker, elles sont les premières à dire non, mais c'est une danse comme les autres et là maintenant, ça devient un truc scandaleux, je ne comprends pas. Mais c'est vrai, c'est vrai, dit, il a merdé, elle a dit elle, elle, en je... parlant de Martin Selveg. Oui, Solveig. mais pourquoi Sans plus, elle a dit comme elle a juste dit ça. Bon, et après bon, tu as bon. quelqu'un qui est mythisé qui dit bah la question était en fait gênante mais sans plus je, je pense surtout qu'il faut pas faire de vannes pendant les remises de prix que ce soit l'énergie ldroit que ce soit les Césars, que ce soit le ballon d'or en plus tu as plein de mecs qui parlent pas la même langue dans la salle c'est vrai' ils je, pas. à un moment donné voilà tu remets ton prix tu fais pas de blague quoi ouais. regardez l'énergie musical art ke Adams qui a tenté de faire le truc sur euh, un extrait de son spectacle Oui Ça a été il est le pauvre il s'est pris des tweets dans la gueule chez normal ouais. parce que je crois que la même chose faite dans son spectacle ça passe tout seul et là on arrête une émission de télé deux prix pour faire un sketch ouais. ça passe pas et il y a des gens qui sont pas dans le délire qui regardent pas et qui n'aiment pas trop Camille Lelouche c'est pareil qui a voulu faire une danse à la Beyoncé ah. moment de gêne voilà c'est pas le moment pour faire un énorme. sketch question de contexte Je vous remercie mon dieu merci Jeff. allez vite le hashtag Bordas vite Alors du coup on a demandé aux gens dans quel jeu ils étaient euh, imbattables et alors, on a Le hashtag c'est donc C'est tu peux pas me test à ce jeu Qui est deuxième TT France Exactement tout lui dire à ce gars là un... à quoi, <rire> un... Je peux pas tout faire Ah oh, bah non ça tombe bien tu fais rien Je peux pas tout faire Comme ça c'est réglé je alors peux faire. Faire. Je peux pas tout faire Il y a Cécile qui nous propose le Super Simon Ah non j'étais très fort au Super Simon Vous vous souvenez de ce jeu non, moi, Bien je sûr C'était un truc rond et ça faisait tout Et tu devais faire tout appuyant sur les couleurs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 Tu lâches pas tu le regard C'est très radiophonique ça ah ouais, Allez on continue Il Je te tiens, euh, tu me tiens par là-bas Bichette T'es Avec euh, slide Killer oh. Non ah, t'as perdu <rire> C'est vrai il a, rigolé, il a ah, Mais c'est vrai t'as perdu Il a raison, raison t'as ri avant de commencer toi <rire> T'es déjà mort de rire peux... oh, Non non c'est bon on bon. ah, a autre chose à faire Il y a Margot qui nous propose le 1, 2, 3 soleil Mais arrêtez, c'est pourri, 1, 2, 3, Soleil, personne ne joue à ça Aujourd'hui il faut avoir 4 ans pour jouer à 1, 2, 3, Soleil Mais des jeux cultes, par exemple, Dr Maboul, c'était un jeu culte Où tu devais prendre l'os, machin, ça faisait... Tu n'y arrivais pas, voilà, ça c'était... Tricky bill ça C'est une petite bille, tu avais plein de trucs à passer en tournant des molettes Un petit pont qui faisait ça, un truc qui tournait il fallait amener à bille de l'autre côté Jeff avait des jeux en bois Jeff, un, un, il jouait, prenait le tétanos à chaque fois qu'il jouait Tellement c'était... Dans des conditions d'hygiène déplorables On appelle un Intersport en France pour faire notre appel promo Nous allons où à quelle Dans quelle ville Alors nous allons à Cormontreuil Ah c'est bien mon chéri Intersport, Cormontreuil, bonjour Cormontreuil, Bonjour bonjour madame, je m'appelle Coé Alors, Ne bonjour. cherchez pas dans notre fiche client, je n'y suis pas <rire> <rire> The... Coé, Coé, Coé, Coé, Coé Coé, Coé Coé, le, le sportif Coé, lui. Coé, Coé sur énergie avec un public génial Qui va vous applaudir là. Comment ça va mademoiselle bah, Très bien, merci. Quel est votre prénom Vanessa. Ça va Vanessa, vous êtes en forme, tout va bien, la journée était bonne Oui, ça va. Bon, Vanessa, quand mon travail, à côté de Reims, hein Oui. Oui, c'est ça. Bon, Vanessa, c'est important maintenant, on est de retour sur Énergie depuis le mois d'août. Heureusement, tout va bien pour l'instant, les auditeurs sont de plus en plus nombreux, on est content mais quand même, on a toujours besoin d'un petit coup de pub, c'est important. Est-ce que vous avez un micro à côté de vous pour parler au magasin Oui, bien sûr. Est-ce que vous accepteriez de faire ma pub dans le magasin Bien sûr. Oh, Papier, oh, stileau, je vous donne le texte. Alors d'accord, alors dites-moi. C'est quoi le slogan chez vous C'est chez Intersport, le sport commence ici Euh, oui. Vous avez pas l'air au courant. Euh, ça, ouais. Ça. Alors, on va commencer comme ça, on change aujourd'hui. Chez Inter... Intersport, notez. Alors, chez... Alors, chère cliente, chère client, hein, cher sportif, cher sportif, je vous laisse faire votre truc. Hein. Oui. <rire> voilà. Cher short, cher voilà. <rire> chère cli... chère... <rire> chez Intersport, donc le sport commence ici. Le sport euh SPORT, le sport. C'est quoi le sport oui, oui. Commence ici Oui. Et ah. il s'arrête de 17h à 20h chez Coeur sur énergie. <rire> Et il s'arrête s'arrête il s'arrête sur non Coé. pas sur 2 non il s'arrête pas, pas sur moi sur... il s'arrête de 14h de, 14 de... de 17h 17 à 20h il s'arrête de 17h de... 17h ah. à 20h que c'est pas une longue phrase hein. chez Coé <rire> sur énergie Euh, chez Coë sur, sur énergie sur énergie Le moratoire Moratoire <rire> Du premier ministre Non on s'arrête là On s'arrête à énergie Vous me le relisez D'accord, chez Intersport le, le sport commence ici Et il s'arrête de 17h à 20h Sur énergie Chez Coë Chez Coë sur énergie Oui, Chicorée. Bah oui, bah oui, ça vous paraît évident mais vous le dites pas. Chicorée sur énergie. <rire> sur énergie, OK. On y va Un cherche oui, client, cherche client. Attention, vous posez le téléphone, je vais entendre dans la, dans le magasin, attention. Il y a pas de souci. <rire> <Merci. rire> je crois qu'est-ce qu'on centre Est-ce qu'on ah. oui. là. <rire> on n'a rien monsieur. entendu madame Là vous bon, êtes bon, trop loin bon, On le rediffuse non. demain avant l'émission non, non, <rire> non, lui... non parce que je me disais bien Quand elle a posé le oh, téléphone oh, Elle est, est partie pas un pas peu là, un petit un petit loin, loin. Un Allô. Affaire, alors, alors, alors le problème C'est que vous avez posé le téléphone un petit ah, peu loin ça, On n'a rien, rien entendu Faudrait quand même le rapprocher un peu de ah vous Oui bon Vous pouvez le refaire, mais en le rapprochant de vous, en rapprochant de vous parce que on vous entendait pas du tout. Hein. Du tout, du tout. D'accord, je le refais. Merci beaucoup. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Je suis désolé. Hein, parce que c'est vous. Hein. Merci. Non. La pauvre. Mais là, elle remarque. <rire> bon. Ah non, mais non. Ça va être pareil. Va être pareil. <rire> va être pareil. <rire> chut, chut. C'est un peu plus chou. C'est un peu plus chou. Esti karlige Du slikk jeg know Akkable Dτοig Med c'est bon, gentil. C'est gentil, vous étiez encore loin, mais c'est pas grave, on, entendu, on, pas... on a entendu, on entendu. C'est On a entendu, c'est le principal. Ouais. Je vous fais un gros bisou mademoiselle. On a, on a ah, bah, je vous embrasse bien. fort. Vous voulez faire un bisou à quelqu'un oui de ma famille, des amis, votre patron Pas chez, un bisou à tous ceux qui m'ont reconnu. Puis donc voilà. Ça va pas être facile. Eh je, je vous loin. embrasse fort mademoiselle. À très bientôt. Merci. bisous. Au revoir, je Merci. merci. Ah. encore montreuil c'était magique merci de nous avoir choisi <rire> tous les <rire> soirs on est là sur énergie voici little snake tout à l'heure il y aura Sia est-ce qu'on aura de Prince Karma oui monsieur est-ce qu'on ah, aura San aussi allez restez là come si fuera la última vez y enséñame ese que no sé un besito bien suavecito bébé taquitaqui taquitaqui rumba Si fue dal última, peque, enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taquita aquí, taquita aquí, taquita aquí. Dame un besito un aquí, un plato como nada aquí. Prende los motores, cabezas aquí, en la discoteca llegaron los ananas aquí, no le va. El puriso me sale de tu traje, Nos trajo pa que el nene no trajo pancito para que le den Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene pleonaje. El puriso me sale de tu traje. Besito pa que el den en no otra es que yo me sé lo que ya creo que ya se sabe cuenta que no quiere pero me tiene pegona bailame como si fuera la última vez. y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebe taqui taqui taqui it and teaeasing I squeeze it well my piggyback is hungry my nigga, you need a beat it and yeah. the tight sink freaking I don't want read it and just to let you know this from 90 years from the b a he said he really want to see me more I said we should have a date prayer at the number King store I'm kind of scary hard to read. I'm like a wish boy. but I'm a boss bitch. who you gonna leave yours gonna que sale de mi traje no trae tantisito pa que el nene no trabaje es que yo sé lo que tú crees que tú no sabes dice que no quiere pero se queda conmelela que va me como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui taqui Every day in the eye, I know you need a taste And ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh get it well done Dance on the move, make the run I keep moving till the sun come up I get high on the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta We can try, but no one can stop me What my talkie-talkie you My talkie-talkie, girl, come on Lay me like if it was <sighs> the last Enséñame ese pasito que no un besito bien suavecito, bebé. 17h 20h C'est quoi ici? On est là Eh oui, eh oui, on réécoutera tout à l'heure le moratoire, ça nous a beaucoup fait air. Moratoire. On va la refaire le, le téléphone trottoir. Bien sûr. Yes. Ouais, de poser une question aux gens et de, de tout compiler voir si vous avez bien compris un euh, mot, ouais. un truc, si vous êtes bien au courant. Bien aimé ce moment. Alors, la c'est de Fabrice. <rire> Alors, Alors, comment vous pouvez Alors, il a la ZZ qui colle. Ah oui. redis, ça colle un petit peu au dent mais c'est très bon. Oui. C'est un biscuit de 7, oui. c'est ça Oui. Stouf, tu as aimé la ZZ de Fabrice Très bonne. Et ben il faudra lui dire. elle en a mangé plusieurs. il y a son numéro de téléphone en bas, tu pourras lui dire personnellement. Non, je lui un SMS. J'aime ta Zette. Mais si, c'est un biscuit. Tu veux lui faire goûter la mienne Non. On échange. Ça va Thibault Calais. Attention, on se fait un spécial vos gros moments de gêne. On va pas évidemment on parle du ballon d'or. Tout à l'heure on a parlé de plein d'excrêts ou des fois dans les cérémonies. C'est très cérémonie quand même les moments de gêne. On tente un truc et puis on le foire un petit peu et vous allez nous le dire vous aussi les moments de gêne que vous avez eu dans la vie. 0870 42 48. Il y en a de l'équipe quand il y des moments de gêne. Oh ah c'est mon quotidien. Ah oui. Non, mais je t'ai pas posé <rire> la question à toi, j'ai posé à tous les autres. Non. Oh, si. ça a été bien préparé cette émission. Merci Thibault. Donc ton <rire> moment de gêne à toi. Tu as jamais eu un moment de gêne de ta vie Si, moi si. J'étais on a déjà raconté, j'étais avec toi dans une séance dédicace et Ah non non, pas ça. ça pas. Ah non non non, non non. non ah non, ah, ah oui, la fois Ah c'est cette histoire. c'est gênant. Non. Il y a des choses qui se racontent pas hein. Voilà, mais c'était gênant Non mais il m'a demandé J'ai vécu un moment oh, de gêne euh, Mais tu me l'as fait deux fois surtout Ah oui c'est vrai <rire> Tu m'as fait le même moment de gêne Deux fois, deux fois, fois de... sur scène et <rire> eh, Je peux pas le raconter En même, en ah, même temps bah, Dites essaye, Comment Dis-le avec tes mots essaye, Non essaye. mais alors mais parce que, mais, Ça va être mal pris Non ça va pas être mal pris Mais parce que le pauvre Vraiment il y est pour rien Ah je... oui oh, Non Non ah, non, non non non non tu sais si euh, quoi j'en ai les bad buzz donc non. vous ne saurez plus et rien pour la peine a, vous avez qu'à être vous avez qu'à moins court et je quand on quand quand on reviendra à un temps où on pourra dire la réalité je le dirais tant qu'on est avec des gens qui tweetent et qui retweetent n'importe quoi ben je ne dirais plus une chose pas raconter nos anecdotes c'est frustrant pour ceux qui nous écoutent et écoutez la truc de dans trop con <rire> c'est mais c'est vrai. c'est la bonne preuve comme quoi on peut plus rien dire. C'est vrai que clairement ce de plein de choses. Donc c'est dommage parce que c'est très drôle. <rire> Thibault, quel est ton plus gros oui. moment de gêne à toi Ah non non, ah non, je veux ah non, je veux la paix. Moi, je bon t'écoute Thibault. Ah, salut mon ami. Alors Donc ton plus gros vois, moment de gêne Le plus gros moment de gêne, c'était enfin vraiment un moment très très gênant puisque c'était l'enterrement d'un collègue du travail. et si vous voulez, j'avais été désigné pour pouvoir faire le discours pendant l'enterrement de de mon collègue. Et le gros problème, c'est que pendant mon discours, alors c'était déjà très compliqué puisqu'avec l'émotion, etc., mais en fait, pendant mon discours, j'ai eu un roux qui est sorti. Oh, donc, le est mec, oh oh mec Ah oui, mais bon. C'est marrant. Enfin, je vous souhaite jamais dire ce moment-là, parce que quand vous avez le roux qui résonne dans toute l'église, honnêtement, c'est atroce parce que euh, c'est une, voilà, une bonne situation du tout euh, délicate, donc franchement, c'était très compliqué. Et alors comment on s'en sort ça Est-ce qu'il y a eu des fous rires Parce que souvent dans les enterrements il y a des fous rires Ah ouais ah, ça ça m'est arrivé ah ouais, moi aussi. Alors oui oui dans le fond de l'église je voyais bien qu'il y avait certains collègues qui rigolaient Mais moi honnêtement j'étais dans une euh, bah, dans une ambiance un peu, peu super ouais, ouais. parce que je voyais le regard des gens sur moi Et et moi je me sentais hyper gêné parce que bah, je... enfin voilà, euh, ah, Il fallait pas, pas boire de bière avant aussi ah. Non c'est même pas ça, c'est même pas ça Je sais pas, il y a eu une remontée euh, la remontada. Et voilà, je te fais un, un mise au point. Tata, attends moi, moi j'ai eu une fois un moment gênant dans un one man parce que pendant on avait fait un spectacle dans le nord de la France et pendant que je jouais, j'entendais bip bip. Ah oui. Bip, bip Et tu sais quand tu joues et que tu commences à monopoliser ta tête à te dire que d'où vient ah, tu, ce bruit. Tu, tu donc donc ça, je vais vers Jeff, bip bip, ça vient pas de lui. Je ouais. vais tu sais, je me baladais <rire> sur la scène mais pas que pour jouer, pour essayer de savoir ouais, d'où venait ouais. ce putain de bruit. Ouais. Donc j'ai là bip bip. Ça faisait toujours pas mais ça a duré Une heure et demie, tu vois Tu continuais ton spectacle mais... J'allais pas l'arrêter parce qu'il y avait un bip, -bip. à un moment donné, <rire> jamais, je... on, on sait jamais Non mais bip -bip. parce que j'avais à mon nez je croyais qu'il y avait que moi qui l'entendais parce que des fois, tu peux entendre des bruits en coulisses que les gens n'entendent pas. Oui. Je tiens pendant une heure et demie à base du bip-bip et à la fin, les gens euh, applaudissent, sont debout et la lumière se rallume et je vois juste devant moi une demoiselle qui était en fauteuil roulant et c'était son fauteuil qui se déchargeait ouais. et qui faisait bibip. Et là où j'ai le plus halluciné, c'est que je lui dis mais c'est toi qui fais ce bruit Mais j'ai dit mais personne n'est venu t'aider pendant une heure et demie de spectacle, c'est que pendant une heure et demie On tout laissé. le monde a laissé son fauteuil se décharger. <rire> tu crois qu'il aurait eu un mec du théâtre qui aurait dit je vais vous rebrancher pendant que Mais c'est pas c'est pas une blague ce que je dis. Euh, je croyais que, que ça c'est partie du spectacle ça, <rire> ça fait ça. bip bip et, et la pauvre était là et je pense qu'elle osait pas dire Que c'était ah ouais. son fauteuil, elle pouvait pas le couper Et il oh. se déchargeait lentement oh la Et j'ai dit et j'ai arrêté à la fin, je dis maintenant vous allez vous occuper De cette demoiselle et lui, <rire> lui recharger le truc quand même <rire> Et voilà, c'est donc je lui fais un gros bisou Si elle, si elle, si elle nous écoute oh, Tiens on se fait une association dans un instant Puisque les gilets jaunes maintenant vont recruter chez les plus vieux Il faut que les seniors se battent également Un long. vieux gilet jaune cherche des nouveaux vieux Juste après <rire> Oh heard fears like the cattles Personnes âgées aillent recruter d'autres personnes âgées Hop, tout à la manif Samedi, voilà, on ouais. part, part aujourd'hui Pour arriver samedi si on va faire la remontée des, des champs Mais pourquoi debout, parce que c'est là où il y a les vieux un ah, truc ouais. où Il y a plein de personnes âgées on va prendre... avec la Gizette, hein. Mais, Mais non, ça, je de là, sort de là Il n'y a plus tout ça, on a des nouveaux stagiaires Qui nous ont rejoint alors, attendez, là moi je suis perdu Dans les prénoms, là, il y a des nouveaux Il y a le sosie de Holly là, qui nous a rejoints il y a quelques jours C'est vrai Voilà, il ça arrive tout le temps maintenant. Quel est ton prénom Naël. Naël, tu veux faire quoi plus tard Animateur audio. Ouais, c'est bien d'espérer. Ah, nous allons... <rire> Max. Max, tu viens d'où Max De Lille de, de Lille, ça va T'es content Est-ce que tout le monde est gentil avec toi Ouais, ça va D'accord, après nous avons des stagiaires Un cran en dessous Un peu plus branleur Nous avons... <rire> Oscar Ça va Oscar Ça se passe bien Est-ce que tout le monde est sympa avec toi Oscar euh, Très gentil, merci Ouais, ouais j'espère bien il... Attention euh... Il est stagiaire lui Trois oui. semaines, trois oui, semaines. Oui, oui. Tu l'as ah, pas okay. vu encore Non, parce qu'il est assis dans le public Voilà, <rire> et bah oui On l'a mis là On l'a mis là pour qu'il voit aussi ce que c'est Et la demoiselle à côté Combien de temps tu es là Deux jours. <rire> Encore deux jours. jours. Alors elle je l'ai vu, elle a rien branlé. Elle est son complet. Je crois qu'elle a tenu le mur au cas où il allait tomber. tout de suite, on revient, bougez pas. Ce matin, c'est Manu dans le 6 69 sur Énergie. Bonjour Julie. Bonjour Manu. Quel est ton complexe Moi je mesure à 1m80, je suis la même taille que mon mec. Du coup, euh, je n'ai jamais de talent. Voilà, c'est pas évident. Excuse-moi, il y a quand même beaucoup d'avantages à être grand. Ne serait-ce que des transports en commun. Tu prends le bus de temps en temps, Julie Oui, ça m'arrive, ouais. Avoue que tu respires mieux que mec en dessous. <rire> ouais. Au supermarché Tu peux attraper tout ce que tu veux euh, ouais, voilà. Et en plus au supermarché Si jamais tu mets des talons Tu peux même changer les ampoules tout en haut donc, <rire> Manu dans le 6-9 6h-9h30 sur NRJ Pas besoin de musique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 la météo, c'est pas un cadeau, mais en exclusivité chez Feuvert, pour l'achat de pneu Michelin, vous avez jusqu'à 80 euros offerts et ça, c'est cadeau. Ou voir conditions bon. sur feuvert.fr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 Jusqu'au 8 décembre, c'est la fête des jeux chez Jouet Club. 20% de remise immédiate sur tous les jeux de société Goliath, Asmoday et Duca Boras, sur 13 jeux Party Games de Ravensburger et même moins 50% sur le second jeu Hasbro Gaming acheté le même jour. Liste et conditions en Angalsa. Offre valable sur le moins cher des deux jeux Asbro Gaming acheté simultanément chez Jouet Club.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 Vous avez 66 millions de nouveaux messages. Bonjour Cédiscount, c'est Rémi. J'aimerais une PlayStation 4, en bateau Playmobil, Une machine expresso, un smartphone, une paire de basket, un ordinateur portable, un écran plat, un... aspirateur robot, un multi Profitez dès maintenant du nord et la volonté sur Cédiscount. Jusqu'à 50% d'économie et la livraison gratuite. Merci Cédiscount. Cédiscount, n'économisez pas votre plaisir. Voir conditions sur le site discount Pas besoin de musique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 Comment repérer les gens qui n'écoutent pas Coé dans les transports C'est simple, c'est ceux qui font la gueule. 17h-20h, c'est Coé sur Édouard. Préparez-vous à la playlist suprême qui revient sur énergie dès que vous entendez les 5 titres de la playlist suprême. Vous entendez Angèle avec Tout Oublié, Marshmallow avec Happy Air. Vous entendez Big Flo avec plus tard euh Morning and Smack avec Gam Gam. On ne l'aura pas ce soir Non. Désolé Je suis vraiment Ça, désolé Quelle tue la joie De me gâcher ma soirée Et trois cafés Gourmand avec Ono souvenirs Dès que vous avez les 5 Dans cet ordre-là 39-37 Soyez attentifs Vous gagnez 50 000 euros C'est beau Et puisqu'on parle d'argent Je fais un gros bisou à la Qui a gagné 10 000 euros Tout à l'heure Marion On a le son ou pas Je crois que oui elle Et Je veux pas m'avancer de... euh, Écoutez, écoutez, écoutez, comme, elle, écoutez oui. comme elle était contente c'est pas 100 euros c'est pas ouais. 000 Attends, ouais, 10 000 euros c'est plus 10 000 les gars je vous jure 10 000 euros je te montre, je te montre. non c'est pas vrai je me comprends Marion tu gagnes vrai. 10 000 euros Marion oh oh, merci merci c'est pas grave Ah oui d'accord ah, voilà. ouais, bon, okay. Il y avait un peu d'émotion Sinon c'était sympa <rire> Il une de fallait s'en servir D'accord ok Il y avait un peu d'émotion derrière Il a Allez, coupé à merci bordage ouais, ouais. ah, Bah oui Il a pleuré derrière ah oui euh... c'était sympa euh, Voilà On ouais, ouais, en podcast. Comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de pleurer. Il l'a dit, il, a dit, oui, vrai, il, il a dit Merci aussi, à ouais. tous ceux qui nous écoutent en podcast en différé, ceux qui nous écoutent avec l'appli énergie partout dans le monde. Demain Soprano sera là et vous allez pouvoir suivre tout ce qui se passe mais nous avons décidé. Alors gilets ah. jaunes samedi. Ça continue ou ça continue pas ouais, ça, ça, va continuer. Continuer. ça va continuer. Mais sachant qu'il y a eu des choses qui ont été annoncées, on ouais, mais ils veulent la démission de Macron. Oui. Donc oui, ils, ils peuvent ils euh, peuvent euh, tout faire hein. Là, s'ils veulent pas de la suspension, ils veulent de la suppression. Oui, c'est ça. Je pense pas que tous les gilets jaunes veuillent le départ de Macron c'est quand même maintenant c'est pense ça veulent la les... hausse du pouvoir d'achat Mais tout le monde veut pas le dépasser les extrémistes qui veulent le dépa... C'est comme ceux qui veulent lui couper la tête C'est des extrémistes <rire> En fait, à la, à la base, <rire> ils, ils y allaient pour les taxes Mais le problème, c'est que Vu que le gouvernement a fait la sonde d'oreille Depuis trois semaines Michel, Michel, Ils ont demandé, Michel, effectivement J'ai bon, suivi les infos hein, eh, ben, eh ben, je fais un J'étais pas au Groenland ces six dernières semaines J'ai suivi hein, Eh ben alors, euh... si tu le sais Non, mais ce que je veux dire Est-ce que le moratoire, ça va faire quelque chose Tu vois, pour le mouvement C'est fou ça. ça Non mais non ça va, ça va oui. aggraver je pense bon. Oui, oui je pense aussi ouais. Le fameux moratoire, qu'est-ce qu'un moratoire C'est un endroit où on met les morts gros Non <rire> non non, non c'est pas un endroit où on met les morts gros et <rire> Imaginez Je suis une personne âgée oui. Et je veux euh, moi aussi Revendiquer euh, mon gilet jaune J'ai décidé de changer De lancer le mouvement de la casquette marron Ah, bien, ouais. mais... ah là, ouais. euh, la gapette, comme disent les vieux oui C'est la gapette ouais, marron est ah, Où est-ce qu'il y a le plus de vieux Dans les clubs de... Vieux. Oh, <rire> vieux. Mais non, pas les clubs ah, de... Les clubs de Vous faites zéro effort Ah, boules, la pétanque oui, Merci. Le club de boules, pas Mais c'est pas dans les clubs de... Allô, oui, allô. oui, bonjour, c'est le club de boules oui. oui, bonjour monsieur Voilà, je suis retraité J'ai créé le mouvement des gapettes marrons C'est euh, le mouvement plus âgé que les gilets jaunes. Et vous attendez Oui, oui, oui. Voilà. Et on regrue, on recrute dans les maisons de retraite, les clubs de boules, là où il y a des personnes d'un certain âge pour venir avec nous manifester. Ah oui, oui, oui, oui. Parce que c'est Alors... important, on peut pas se laisser faire, tu vois. Oui. Donc, il faut absolument qu'il y ait des gens qui nous rejoignent. Ah, mais écoutez, il faut, il faut venir euh, au club. Quel âge vous avez Moi Oui. 81. Eh ben alors, vous pouvez nous rejoindre, 81. Voilà. 81, ça passe, parce que nous oh, sommes... Il y, y a beaucoup de retraités, ici. Mais justement, revenez, oui. rejoignez-moi, puisque nous allons... Nous, on se bat pour la hausse des retraites. Oui. Le Tour de France, toute l'année. D'accord. Ils ont qu'à prendre plus de drogue, on s'en fout tant qu'ils font des tours. Bon, écoutez, vous attends, j'ai pas, pas fini. Le droit de bon, refuser de garder passez, les gosses pendant les vacances club, de la Toussaint, j'ai pas fini. Et le remboursement du Viagra passez, par la vous Sécu. Passez, qu est écoutez, comme... Quoi vous un peu Non, c'est toi qui ne m'écoutes pas. Vous passez, le... Non, écoute, vous, vous écoute. Mais attends, attends j'ai lancé vous... mon cochonnet, moi, Prums. Et le remboursement et du vous Viagra, tu as entendu Comment Qui as dit C'est-à-dire que... Vous passais au club Oui. Et vous vous exposer en cas. Ah oui, mais je voulais savoir si tu étais d'accord ouais, avec moi avant que je vienne. Bon, allez, on voit. Je vais je, je peux venir mais à une condition. Il s'en fout. <rire> il s'en fout. C'est tu raccroche pas. <rire> mais je... On veut la baisse du prostamol Bah oui ah, okay. Bah samedi On va foutre le bordel Mais lentement A euh... un autre rythme A un rythme Déjà on aura remonté les champs Qu'on sera fatigué alors oui euh... ça sera le lendemain oh. Opération escargot c'est lance... <rire> là Merci de nous avoir choisi J'adore ce type Voici The Prince Karma A Yeah I've got to wait in line This is complete and total bullshit. If, if I show you my tits, will you let me in? Can you just, just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Later, bitches. Merci le public d'être avec nous. Demain, n'oubliez pas hein, on va on va kiffer avec son panneau. Hey, hey, so ce hey. soir est un jour de paix. Ah mais pour l'instant, je lis quelques-uns de vos messages avant les plus gros moments de chaîne. C'est la Corey Family qui a fait un truc sur Twitter, je trouve ça c'est le rôle. Ils ont mis des personnes de l'équipe décrites qu'avec des smileys. Hein ah, C'est comme des rébus alors. Et eh bien je vous Exactement. donne, je donne les smileys. On okay. va essayer de les trouver. D'accord. J'ai pas mes lunettes. Je ne vois rien. Je je je sais C'est quoi celui-là On Ça c'est quoi Un verre fait avec Pierre, C'est quoi Pierre celui-là C'est je... <rire> un calepin et un stylo. Ah c'est pas tout Il y a un, bière, un emoji tu... calepin tu... stylo. Mais il y a tout maintenant. <rire> Moi je ah, vois un, un verre de bière. toi tu vois un verre de bière dans tout. Donc Alors, calpin stylo, micro, console de jeu, selfie. Miko Miko, c'est la bonne réponse Ah bon, pourquoi bah, Pourquoi calepin Pour, pour le calpin On oh, continue, attends, <rire> bouge pas euh, Oh là là, c'est pas facile Casquette, selfie, micro, panda, un Le 1 Ah, c'est toi, ça C'est moi, obligé. ouais, d'accord Et pourquoi Peut-être de panda, euh, panda, un, parce que, je sais pas, doit être, doit être Mais, de, Numéro ou non Ouais, ça doit être ça, oui ouais. ouais. Micro, écrire, guitare, cornet de frites Jeff, Jeff ouais. Ouais. <rire> C'est pour la guitare C'est pour la guitare Merci Cornet de frites Et un oeil Pourquoi un oeil euh, Parce que je vois tout <rire> Tu bois tout bois Tu tout. bois tout <rire> On continue avec Petit Flo Qui nous laisse des messages Salut Colin Moi c'est Florian Je t'envoie un message Pour te dire que je kiffe ton émission Et toute l'équipe Je vous écoute pratiquement tous les soirs et vous me faites trop marrer. Allez, à plus. Salut Flos. Message de Normande qui me dit euh, « Première fois que je viens te voir, Coé, la soirée était extra avec qui Kinvé, me merci beaucoup. Je te dis à vendredi 14 pour ton One Man, à Rouen. Ah, » Ça va être très très ah, bien. bien. Euh, message de… Un petit... Ah oui, j'ai bien un petit message, donc dans 600 000 vues sur ma chaîne YouTube, on arrivera à 1 milliard 500 millions de vues. Il y, y a Raki Ja qui a dit « Un grand bravo à votre équipe, on vous aime, ne changez pas. » on aimerait vous voir et vous entendre plus c'est pas si gentil comme tout tu sais quoi il me manque un million de followers pour avoir un million de followers <rire> c'est dingue ouais, mais mais on peut y arriver bah, on attends, peut le faire les amis. message de Christopher <rire> Gombert Coé tu es trop fort continue je t'écoute tous les jours avec ma femme et mon fils je rigole beaucoup merci de mettre le sourire sur le visage de beaucoup de personnes merci mon ami il euh, y en a ah oui il y a les nouveaux des qui se font passer pour moi vous savez les faux Coé les ouais, faux Coé officiels les... ah, ouais. alors au début avec y Coé officiel vous, vous faisiez avoir puis forcément tous les Coé officiels sont sont pris, sont pris ouais. donc maintenant il y a des mecs qui font Koy koy koyo flifli koyo officiel j'en ai vu celui bien celui-là il est magique Coto koto C-A-U-T-O C-A-U-T-O Coto Coto, <rire> coto, coto, coto. Ah, coto, plus, coto. Salut je temps, suis ouais. Coé Je suis Coto Coto Je t'offre des iphones Oui c'est Coto Coto Mais officiel Message de Leslie Un énorme merci pour le devine qui c'est d'hier J'ai beaucoup rigolé la façon dont vous avez mis fin la conversation avec la personne âgée ah. Avec le jeu <rire> m'ennuie était drôle Pauvre dame qui avait l'air déçue Après elle dit merci de l'avoir rappelé voilà. ah, C'était la faute à Daniel Message oh, d'Oriane Ça fait bah, bah, bah, du bien de réentendre Kinvé sur Coé officiel Non chez Coé officiel Il n'était pas sur moi hier Donc Message de Maxime, salut Coye, en ce moment j'ai un problème, je t'explique le truc Voilà, en ce moment je croise dans la rue un garçon que j'admire énormément Mais j'arrive pas à aller lui parler alors que j'aimerais devenir, devenir ami avec lui Donc voilà, si tu avais des conseils, hésite pas à en parler à la radio, je t'écoute actuellement euh, C'est naturel, bah, bah, bah, Tu l'admire après, est-ce qu'il l'admire sexuellement ou est-ce qu'il l'admire pour ce qu'il fait C'est pas pareil Si tu l'admire pour ce qu'il fait, tu te dis, bah, ça c'est génial, je te vois tout en temps J'aime ce que tu fais Si tu l'admire sexuellement, bah, check un ou deux trucs avant quand même, oui. euh, mmh. Voilà euh sûr. notamment qu'il soit réceptif. C'est ça. Voilà que je je voilà, c'est pas évident moi, en, Ou en Sur lui. son Facebook, sur son Twitter, elle peut essayer de le toper comme ça aussi. Ouais, c'est ouais. comme ça que tu fais toi <rire> Non. Hier, j'ai mis la photo de David Guetta et moi qui a été prise il y a des années. La vache. Oh, oui. Et David Guetta a répondu sur Twitter par "Oh my god <rire> Il a mis le smiley avec la grande bouche. Oh! C'était bah il y a pas d'autre mot à mettre hein. Et message de Dimitri salut ko et salut à tous je vous écoute en podcast tous les jours vous faites du super boulot merci ma question à quand les podcasts sur spotify c'est beaucoup plus simple pour vous écouter ou là euh, pour, ce, pour ceux qui ont spotify, ouais, voilà. évidemment là je ne sais pas là tu touches euh, j'ai envie de dire euh, je propose je ah. suis je propose un moratoire euh, qui <rire> fera suite à 1 euh, un, euh, ouais. un, un référendum ouais. qui, au sens stricto sens d'un terme bien sûr. et euh, ensuite nous passerons cela euh, à Macron qui euh, ensuite gilet jaune et on verra si on peut le mettre <rire> sur euh, Spotify, Spotify voilà. j'espère que ce sera pas le bololo oh, ça, ça va être le bololo je te le dis bienvenue tout le monde, dans un instant les auditeurs aussi on en prendra votre plus gros moment de gêne dans la vie juste après Soprano, il sera notre invité demain et ça nous fait très plaisir, des mini-concerts 19h50 dans le Hall d'énergie Mamma m'a dit La vie n'est pas facile Mais plus facile Avec un grand sourire Donc je souris Quand j'ai mal à la vie Car maman m'a dit Qu'il y a toujours plus maudit Elle m'a dit Donne ça attendre merci Vis ta vie Comme une jeunesse infinie tant toujours la main Au plus démunis Avant d'être important Sois un homme utile Elle m'a dit aussi Qu'ici si tout est fragile Si tout s'écroule Tu reconstruis C'est comme ça la vie Oui combien de douleurs Indélébiles Qu'on vient au paradis On vit avec cette mélancolie C'est comme ça la vie mamadee lay lay lay lay la la lay lay lay lay D'où je venais Mais surtout qui j'étais On avait peu Mais on savait donner Elle m'a toujours dit Chez nous l'accueil est inné Sois que tu es Te laisse pas colorier Beaucoup sont morts Pour cette liberté Ne salis pas tout Ce qu'on a su aimé Surtout ne te fais pas Marcher sur les pieds Ma mamma dit Le monde il est veillé Change avec ton humanité C'est comme ça la vie Oui offre le monde A ta moitié et, et à tes héritiers Offre ta vie entière A les aimer C'est comme ça la vie Ma mamma dit Laï laï laï laï laï Oh la via la moula la vie, à dans, dans, à la vie, à dans, dans, à la vie, à dans, dans. Mama donne que la nuit. Mama donne que la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Jeg sier mamma da avec nous 17h 20h C'est quoi Avant les plus grands moments de jeu, nous allons revenir sur ce gilet jaune. Est-ce que vous avez entendu ce gilet jaune qui, qui parle comme Jeff Tüche Madame, je l'ai vu. Vous avez pas entendu ça Non. C'est assez fantastique. Alors d'abord, je crois que c'est un vrai gilet jaune hein. On est d'accord là-dessus, il y a des gens qu'on qu ont vérifié dans cette équipe, ça C'est un vrai J'ai vu, vu des images, moi, mais je pas... Hey, écoutez. Bah si, mon gros, là, il de te sauver. D'accord Parce que moi, je suis sur le terrain. Je suis pas là pour rigoler. Viens dehors, vois les gilets. Moi, moi, je suis sur le terrain, moi, je suis là avec les gilets. Vous dans la rue. C'est ça Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'ils font. Soutenez les gilets. Ça oh, se dit énorme. les gilets. Génial. L'invitation de Jeff Tuch. C'est énorme. énorme. Et on lui a dit pourquoi vous défilez. Il a dit... J'aime le veau. Non, moi, bah... <rire> J'ai vu la mort. J'aime le vote. C'est mentaliste. Dans la série, dans la série Haters qui va très très vite, vous savez que tout à l'heure on a parlé de on a fait un monsieur d'une certain âge qui disait qu'il voulait le, le remboursement du Viagra, Oui. Et là, nous avons une dame qui nous dit c'est facile de se moquer des retraités pauvres. Vous vous aurez pas de problème là. Elle second degré. Non monsieur, non mais vous savez c'est pour rire. Elle vient en en vacances. Ouais, je vais mais... répondre. Allez, on, viens, on arrête tout. Ah, là, on change Allez, change viens on s'en fout. non, on lui fait <rire> un gros non, fait pas un gros bisou. Mais Qu ce que tu veux que je te dise le... explique-leur, écoute explique, c'est je mais madame, une blague, il y a pas de moquerie de, de, de personnes âgées. C'est au contraire une personne âgée qui demande le remboursement des suis obligé d'expliquer les gars. Ce qui demande le remboursement des du Viagra, c'est donc une galéjade, c'est une blague. Vous c'est un Oh là là. de la gaudriole tu lui réponds ça c'est une blague madame ou j'aime pas les vieux mais ce que tu veux il <rire> <rire> y a une des deux trucs que je viens de dire qui est une <rire> blague mais elle prendra ce qu'elle voudra <rire> <droit>. <rire> je, je m'en moque c'est pas grave Fanny de Chalon ça va ma belle tu es en forme oui ça va et toi salut ma petite Fanny quel <rire> était le moment de gêne que tu as eu dans ta vie alors je suis allée au parc Castaïx avec mes chers enfants oui. et j'ai fait le tonnerre de Zeus que je ne ferai plus jamais de ma vie. Il est bien, hein, que... c est génial celui-là. Oui, c'est ça, oui. Quand je suis sortie, elle m'était un peu ses pipis dessus. Ah <rire> Et figure-toi que ça se voyait, j'étais oh habillée oui. un peu en blanc. en bon, bah t'aurais été habillée un peu en jaune, ça se serait mieux aussi. Mais <rire> à un moment donné, Et quand tu enfants... fais pipi dessus, euh, à part si t'es en kawai que ça passe pas au travers, euh, sinon ça se voit. Mais non C'est mes enfants qui étaient là. <rire> ah, euh, ben, attendez, là, là. je suis le mouvement des pantalons jaunes, qu'est-ce qu'il y a, voilà. voilà, a... J'étais vachement en avant Mais ouais, tu as eu si peur que ça oh, Mais c'est horrible <rire> Oh, euh, pas il y a plus. pire quand même il oh y, ouais, y a un âge, âge où les maman, maman, style, bah, le jour où oh non, tu mais fais mais la tour de la, de la terreur tout. à Disney prend un pantalon marron <rire> je te fais un bisou Fanny je t'embrasse bisous ma belle, à bientôt, gros bisous Cyril de Paris, quel est ton plus gros moment de gêne salut Cyril salut, oh, désolé je vous passe au bon fais toi Pardon. plaisir euh, Tu Alors veux qu'on soit synchro Attends on, va Attends, se nous aussi, nous aussi. Attends, on va se, synchro on va se synchroniser, <rire> ne bouge pas Alors, bouge pas parce que nous on aime. Alors, salut donc Quel est le plus gros moment de gêne <rire> <rire> Moi, quel truc classique Dans le métro, il y avait un, un petit groupe De quatre ou cinq filles Dont une qui paraissait emprunte, en fait. ah Donc, euh, du coup euh, Moi, j'étais debout et je voyais Les gens qui ne bougeaient pas, donc j'ai dit bah, Pas non plus, je ne l'ai pas hurlé, mais j'ai dit Félicitations Laissez la place, il y a une, une femme enceinte quoi. Ok en la montrant un peu de la main, quoi. Et donc non, là, non. Elle, non. elle me regarde mais un peu comme si... Euh, genre, elle m'en voulait, quoi. Ah, elle dit, non, non, je ne suis pas d'entendre. Ah, ah bah, alors, là, là, là. Bah, alors, bah alors, on reste assis, alors. Moi, ah, je ouais. comprends. Merci, ouais. toi. Ouais, ouais. ce moment-là, tu as raison. Ça, des fois, même moi, ça m'est arrivé une fois. Je... Ouais, il ouais, vaut mieux rien dire. T'hésites, t'hésites. Ah, mais il vaut mieux rien dire, c'est le conseil. Moi. Bisous, mon faut, Cyril. Euh... Bisous. je t'embrasse fort. Bon choco, bon. Reste avec nous dans un instant. On recherche un DJ pour une soirée avant Noël. Ouh. DJ Babass va venir. Ah. Ah.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 J'adore ce type de george Ezra Bienvenue sur l'énergie Juste pour vous dire que dans un instant DJ Baba sera de sortie Puisqu'on cherche un DJ pour le soir de Noël à me repartez-vous Ça partir dans tous les sens C'est moi qui vous le Ça va être la folie avec une ambiance maximum Mais à la télévision A la télévision Vous avez regardé hier Il y avait encore un mélange de programmes Qu'est-ce qu'il y avait Mais il y avait sur l'assise Xavier Dupont de Ligonnès C'est le gars qui a tué toute sa femme Sa famille Sa famille Saviez du pont de Ligoness dans la tête oui. du suspect ce soir à 21h sur M6. Et eh oui, et parallèlement sur TF1. Inédit, une famille formidable, un dîner <rire> <21h> sur TS. <rire> yes, cool, je croyais que je venais, ça ça rentre pas. Reste avec nous dans un instant, baba, sera la didi baba ça tout de suite. Vous êtes invités à la énergie live session de Soprano. Salut c'est Soprano sur énergie de son nouvel album Soprano invite quelques auditeurs d'énergie pour une live session exceptionnelle à Marseille ouais Gagnez vos invitations maintenant sur Energy.fr Ah oh, c'est trop bien là. La énergie Live Session de Soprano le 12 décembre Un événement énergie Hit Music en ligne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 Logo Allez, mystère, ça, produit ça, culte, à vous de jouer avec Best of Logo. Ah je l'en sais. Ah oh, j'hésite, euh, c'est pour être quoi ça euh... <rire> Non mais c'est bon, tu es mauvais. Oh. Qu'est-ce qu'il y a Maman, rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Et, et j'ai noté l'heure sur un papier. Et tu l'as perdu. bah voilà, c'est ça. Toi et tes petits bouts de papier, j'arrête pas d'en ramasser. La prochaine fois, note ses rendez-vous sur le site mylanemeilleursanté.fr. Leur calendrier en ligne est super pratique. mylanemeilleursanté.fr tu dis C'est ça. Ouais, je vais le noter sur un papier. Avec mylandmeilleursante.fr, profitez de nombreux services en ligne pour vous aider à suivre la santé de vos proches au quotidien. Myland. Myland. Une meilleure santé pour un monde meilleur. gratuite, sans abonnement, avec tous les podcasts Énergie. Énergie music only.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 Avec Conforama, Noël est plus beau Quand vous voulez faire des cadeaux qui sortent du lot Nous, on propose l'ensemble Overboard Plus Overcard Flyblade à 139 euros Soit 50 euros de remise Un cadeau surprenant après renversant Conforama, jusqu'au 24 décembre, magasin ouvert dimanche Liste et conditions sur Conforama.fr Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous Chin Chin Special Fête, c'est toujours un succès phénoménal Alors félicitations La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année Allez, on y va Chin Chin Special Fête, c'est deux paires de lunettes de plus Pour un euro de plus Jusqu'au 15 janvier Il me renfonce taffle loup Voir conditions en magasin, dispositif médical CE Demandez conseil à votre opticien Alors, il vient d'où ce Lucas D'un cours de cuisine mythique On apprenait à faire un plat taille Au début je l'avais pas remarqué Mais à un moment il s'est approché de moi Les yeux embués pour me dire C'est super épicé C'est <rire> bête mais sur le moment ça m'a fait pleurer de rire Les belles histoires commencent souvent par un détail Partagez de bons moments Et rencontrez-vous aux événements mythiques Claudio Capéo ta main son nouveau single son nouvel album tant que rien ne m'arrête disponible dès le 7 décembre alors un pommeau de douche pour papy une poignée de porte pour euh, ma tante une penderie escamotable pour ma mère un volet roulant pour pourséverine et pour moi pour moi Eh ben, une nouvelle cuisine jusqu'au 31 décembre c'est le noël des prix bien faits chez la paire et la pose de votre cuisine est à 1 euro la paire le savoir-bien faire cuisine celle de bain menuiserie conditions sur la When it's me, I... Dile que tu eres mía, mía Tu sabes mía, mía Tú misma lo decías. Conmigo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo a Atopo bo con la Ford y lo espanto C'est le moment peut-être de faire l'annonce de Patrick le DJ hey. ah. Patrick le DJ, DJ non, Babass, DJ Babass. Eh mais Attendez, j'ai fait plusieurs rôles euh. J'ai déjà fait Patrick le DJ vrai. Je peux faire DJ babas Tout ça, c'est moi, c'est pareil C'est une oh seule et même personne C'est Patrick Babass voilà. euh, est D'accord voilà. Est-ce que si lui dit Est-ce que du peux te herquer, il se fait défoncer ou pas Je ne sais pas, pas. L'écho, il est là est oui. D'abord, est-ce que j'ai tout le matos C'est le moment de vérifier si tout marche bien Est-ce que les choses vont rien besoin Ah, ça marche ok pas mal on oui. le gère c'est bien de checker je la refais est-ce que c'est chaud besoin on l'appelle l'effet Big Flo et Oli <rire> je la refais je vais voir jusqu'où il peut aller okay. c'est chaud ah ouais. on a de la réserve ouais, ouais, tu ah es, es tombé dans un puits oh, euh, <rire> très <rire> profond là. Bon, ça y est, ça c'est bon. Est-ce que j'ai est les musiques qui vont bien Attention. Oh, pas très sent, fort, c'est pas, pas assez fort slow. tout ça. Hein. Ok, j'ai mes son Très bien. Allez, donc, <rire> maintenant, je peux faire la petite annonce. alors J'ai donc trouvé la petite annonce qui va bien, c'est quelqu'un qui cherche. Vous pouvez peut-être m'en dire plus, monsieur guy claude C'est quelqu'un qui cherche un DJ pour Noël, petite annonce qu'on a trouvé sur Facebook, un DJ pour une soirée de Noël en famille, c'est ça oui. Exactement, voilà, ils, en fait c'est une grosse famille, ils sont un peu plus euh, d'une centaine Une centaine Voilà oh, <rire> la grosse ah, famille ouais. Ils ont loué une salle des fêtes pour pour Noël et ils cherchent un DJ D'accord Ah vache et eh ont... bien si on cherche un DJ, ouais. qui sait qu'on trouve On trouve des DJ Babass <rire> il, il est où le téléphone là-dessus là. Merci beaucoup, on est parti, tu, en, tu envoies la communication <rire> est la envoie On la en communication. envoie, la communication. envoie la, communication. la communication On est parti oui. On est chaud C'est tout, c'est génial Allô Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous appelle, c'est vous qui avez passé une annonce bonsoir madame. C'est vous qui avez passé une annonce pour la recherche d'un disque jockey pour une soirée, salle de Noël Oui, tout à fait. Pourquoi vous riez Non, non, non, dites-moi, je vous écoute. Non, je vous ai entendu faire parce que voilà, moi DJ professionnel depuis des années, 15 ans de métier, disco discoballe, 22000 W de puissance sonore, 12000 W de puissance lumineuse. Je peux venir avec vous, je m'occupe de l'ambiance, je m'occupe de tout. Déjà, est-ce que vous êtes OK Are you ready Euh, oui, on va voir ça. Euh... Démonstration Allez, pourquoi pas OK <rire> C'est Noël et c'est Dizzy bien sûr Une ambiance extraordinaire, l'ambiance de Dizzy Babass <rire> C'est non la. <laughs> je lui t'ai donné, je suis là. Attention, c'est parti. Je n'ai même pas votre prénom. C'est gay là. Tu vois, everyone in so mind du nobles. Ah! Tu veux ça également de techno freestyle là. Tu sais. Je m'appelle Noël, tu as fait ta liste à <rire> oh Elle est là pour moi Dijibaba c'est évidemment un truc de folie Une folie toujours, est-ce que tu as envie de différents en types de musique <rire> Dijibaba jusqu'en avant de quel moment de la nuit ce soir Pour la fête de Noël non, non, On est oh, ça, ce ça. soir, mais je m'occupe également des barbis phare Digibabas, toujours avec son public, il se déplace, ah, écoute les ah, 2100 ah, Shows ah, ah, Également, ah, Digibabas, ce soir, dans une ambiance beaucoup plus calme, je fais les enterrements. Ah. La mémoire de Sylvie et Oh non Le recueillement. recueillement mm -hmm. Digibabas, c'est également le moment de se poser. Ah oui, tu crois que c'est fini ah ah, non. Et non, c'est fini, allez-y va L'ambiance au ah. ah. maximum, je gère les enterranges oh, C'est bien de dire Toujours une petite plaque dans les enterranges de la case Allez, on y va, Allez, tous en boîte oh. ah. Ah. Ah. Je sais pas si je suis pris Mais bon l'instant, je suis sûr Voilà, peut-être que tu veux une ambiance peut-être un petit peu plus sobre. Ah, tu veux plus sobre ah là, ça, ça peut être foraine. Hein. Tu veux plus sobre Un petit peu, oui. C est, c est, oui. Je recherchais plus l'année 80. Oui. Okay. Okay. ok Jackie, ta ah. ah. 80. Jackie, ta carte-rête. L'ambiance peut-être l'année 80. Sans oh. oublier de... Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, oh. J'ai toutes les ambiances ce soir Vive <rire> les grenichons Les pères des seins Comme des ballons Allez, lui, ça fait la grande crasse Au revoir, <rire> au revoir Tu me demandes, vive de, de les grenichons, je l'ai, mais j'ai également roncèlement <rire> du Tonton dans le gazon Tonton dans le gazon Il fait attention de pas écraser les cantinelles Tonton le gazon Tonton dans le gazon Tonton dans le gazon Ok, la démo est terminée, je suis pris ou quoi <rire> ok, je prends ça pour un nom peut-être Je pense ça pour un oui J'hésite, c'est un, un rire gras Je ne sais pas ce que je vais en déduire Je suis brie ou pas euh, Non, je, je suis désolé Mais je crois que là, mes grands-parents Ils fait... ont fait un fait tout... Ah, il y a les grands-parents qui seront là oui, oui, oui, oui, parce que voilà Ça va les aider, pour mes grands-parents pour ma famille pour Noël voilà les dames bien deux sûr deux on embrasse fois. les grands-parents comment s'appellent-ils <rire> les prénoms des grands-parents Renée René et Suzanne on embrasse Renée et Suzanne <rire> tous en boîte, boîte. voilà Oula. on lui fait un gros bisou à je m'appelle Coï on est sur Energy allez voir elle a une patience oh, euh, oh, je te fais un gros bisou vraiment tu es adorable mais, wow. mais sinon je suis pas pris bah, vraiment par contre Pardon. Je suis pas pris Je suis, au du... je suis pas pris pour, pour la soirée J'étais mort de rire C'est pas une question Je suis pris ou je suis pas pris pour la soirée Ah bah non mais, oui, mais grave voilà, voilà, ah, C'est ça, ça que je voulais ça Je t'envoie le devis si D'accord très bien y a quoi qui Une chambre Une chambre <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est que <rire> Mais est-ce que vous imaginez non mais on va, Gaël, on va te garder deux secondes Mais est-ce que vous imaginez le DJ Qui est là, il oui. fait un truc, il met la musique d'ambiance Et tu sais pas pourquoi, Dans il se coup. trompe de bouton Ça peut arriver ouais, bien sûr. On est là oui, pour le fait. mariage de Béatrice et Roger Non, qu'est-ce qu'il se ah. passe qu Là, c'est jamais gars. entendu cette chanson. Oui. Gros, dis, ah. me On, On a, a, été a été à chercher loin, loin ouais. C'est le nouveau Martin Solveg. Allez. Gros ah. ah. ah. bisous, je t'embrasse ah Bravo. A bientôt, ma belle, je t'embrasse. Bonne recherche pour le, le DJ du 24, percy d'être avec nous. Cette, cette séquence, c'était un petit peu n'importe quoi Mais c'est bien. C'est normal, c'est DJ Baba, ça fait du bien. <rire> c'est bien sur énergie, tout va bien, 19h33. <rire> Dans un instant, le public ne riait pas, nous reviendrons sur les tests de connaissances tout à l'heure, le même que les Miss France. Ah Il est comment notre public Est-ce qu'il est plus ou moins intelligent qu'une Miss France <musique> ça énergie demain ne rater surtout pas ce... je veux dire soprano soprano, soprano tu seras si si avec... si demain facebook live aussi évidemment il y avait plus de 80 milliards à regarder euh, Kinwek qui était avec nous pour le lancement de son nouveau single qui était en vente depuis hier euh, minuit et donc tout le monde a repris cette info là ça y est c'est dans ouais. tous les dans tous les journaux là c'est pas la couverture du monde non plus hein, mais euh, oui il a dit oui il a dit qui était c'était mon pépère et tout le monde en parle. Mais ouais c'est vrai. Tout le monde oh. l'a repris. Il s'est confié. Il s'est confié. Il, il était à l'aise. Il, il était bien. Il, ouais, oui, il était bien, mais je ne savais pas. moi Qu'est-ce que je peux faire pour lui bah, Ça a oh. l'air d'aller. Oui, non, mais il a l'air bien. Ouais. Pas pour il, a oh. il a l'air heureux. Il a l'air heureux. C'est vrai, finalement. Bah, oui. En attendant, merci d'être là tous les soirs. je, je suis euh, Combien on est sur vous êtes à me suivre sur mon Instagram Vous êtes 2 650 000 sur mon Twitter. Vous êtes 2 <rire> 9 Quoi Bordas, attendez un « J'attendais que tu… Ouais. Vous êtes 2 millions. 9. On va arriver à 3 millions sur Facebook. Vous êtes à 3 millions 3,108,000 sur sur YouTube. Et vous êtes 650,000 sur mon Instagram. Ça m'agace. Je veux qu'on passe à 651,000. M'énerve. Un million même. Non, non, non. Là, ce soir, là dans les oui, minutes mais... qui viennent, je veux passe à 651,000. Alors, Bordas, l'explication vous, vous êtes chez vous à la maison. Vous avez Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Corée officiel Alors pas Coto Coto, pas Coé Oursifli, pas les, les mecs qui s'appellent Coco euh, le Clodo ou des trucs comme ça, ça C'est Coé officiel avec Koto. un petit truc bleu Non mais il y a tellement de gars qui se font passer Ils... C'est Ils... pas tellement bien Coco le Clodo Je sais pas comment Valero. je dois le prendre Donc suivez-moi maintenant, je veux qu'on passe les 651 minutes, je serai un homme heureux Voilà en donc en plus, allez tu allez tu sur Instagram comment Tu vas follow des gens bientôt Avec le follow and follow qui va revenir Oui oui je vais follow Je vais des gens sur Instagram aussi Tu as raison Tu as raison de le dire Bordas On est toujours bien placé avec le hashtag Numéro 2 Tété France Qu'est-ce qui nous est repassé devant Le match de la Ligue Europa Nice Pas de raison Nice contre Contre je sais pas Nice contre je sais pas Et ça ça nous est passé devant Alors qui joue contre le club de je sais pas Il s'est passé devant nous C'est Nice qui joue contre le Sko je crois danger Le Sko Les Sko Les Un squall de Sko Beaucoup d'Indiens J'ai dit les Sko J'ai dit les Bon, allez, allez, non, je veux pas passer à 651 minutes. Je, je, je dirais pas qu'on est pas de 100 Allez, y si, Instagram, vous, vous me suivez. Mais m'en bon, je, je, je peux faire de la résistance pendant longtemps. On va prendre Fabien, ils sont gros moment de jeune, Sachant que dans un instant. Nous aurons voilà, une petite ouais. annonce de merde avec quelqu'un qui vend une flûte en bois, il y a rien de plus pourri. Le cauchemar de tous les collégiens et les lycéens. Ah, la flûte en bois. bois. Ah, on essaiera de voir, on lui dira que si c'est de la merde, eh ben on vous, vous l'achète pas. pas et on terminera avec le quiz des Miss France. Pour l'instant, on ouais. reprend Fabien. On entend que toi, tu es bruyant <rire> Fabien de Grenoble, ouais. je t'écoute Fabien ouais. Ouais. Salut, salut l'équipe salut, salut Fabien ouais, super, super, ouais. Super, la fin, Quel bah, est ton est plus pas gros pas pas moment de gêne Fabien Alors que je suis toujours à 650 000 sur Instagram Mais vous dormez, qu'est-ce qui se passe Suivez-moi s'il vous plaît Alors mon plus gros moment de gêne Pour ne euh, pas rentrer dans les deux tonnes en fait, je, je travaille dans une pizzeria et je m'entends très très bien avec mon patron Et avec mes collègues euh, notamment mmh. Et en fait je, je faisais part en fait, de mes fantasmes Envers une collègue à mon patron d'accord Et je lui expliquais vraiment Qu'elle était vraiment mon style de femme En plus de ça je suis attiré un peu par les cougars Donc elle est un peu plus âgée que moi euh, C'était euh, vraiment la femme qu'il fallait Et que j'aurais aimé vraiment euh, Bah la pécho quoi. <rire> j'ai dit ça. Bah, je, je lui ça mais vraiment tous les soirs quasiment et puis euh, il s'avère que cette femme c'est sa femme. Oh merde. Je savais pas Et je le savais pas. Je le savais pas, je m'en suis rendu compte euh, bah, un soir quand je les ai vus euh, tous les deux s'embrasser. <rire> le euh, monsieur madame, <rire> monsieur. Voilà, après le permis, j'ai vu s'embrasser et puis je, je me suis dit merde. Je, Au final, il a pécho, celle que je voulais pécho. Ah, enfoiré Il m'a piqué mon plan <rire> <rire> Et quand j'ai été lui poser la question, j'ai dit, mais euh, tu connaissais Brille Enfin, tu, t es, t es, tu tu viens de te la pécho Il m'a dit, bah, c'est ma femme, du coup. <rire> ah oui bah Et oui. c'est là, ouais, là que je me suis rendu compte. En fait, j'avais parler en fait sur elle, voilà. que je lui dit que je voulais la prendre dans tous les sens, etc. <rire> oh, oh, ouais. Et lui, il t'a écouté, à bah, aucun ouais. moment il, il t'a dit c'est ma femme. Il est très sympa il le gars. Est cool, <rire> il est cool, ah, c est c est cool. Prêteur, il est cool. Mec. Il est cool, franchement ouais. ah, il est ah, très ouais, très cool. il est très, trop très, très cool, trop ouais, peut-être. Ouais, ouais, cool. <rire> je t'ai fait un gros bisou enfin, Fabien. Bisous à tous. Je t'embrasse fort mon Fabien, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous allez pouvoir gagner grâce à Butte, la possibilité de vivre un rêve de dingue. Vous et toute votre famille, 3 minutes dans un magasin pour choper tout ce que vous voulez. Peu importe l'endroit, il y a 300 magasins dans toute la France, ça peut être dans n'importe quel magasin dans toute la France, pour ça vous allez dans un magasin but, bon peut-être pas là parce que c'est fermé, mais dès demain matin vous allez prendre une photo, vous, la famille, je veux la famille, hein. La oui, la je famille. voilà je veux bah, pas, pas me chercher l'arrière-grand-père et l'urne la, funéraire de l'arrière-grand-mère ah, ah, Tout le monde est là, tout le monde est là <rire> <rire> Moi ça m'ouvrait Non, non, non, non s'il vous plaît non. Mais par contre vous posez avec un, avec un objet de Noël, vous nous l'envoyez à coheatenergie.com et si vous êtes sélectionné, je vous offre 3 minutes dans un magasin un but pour prendre tout ce que vous voulez c'est beau cette histoire, oh oui. j'aime beaucoup, restez avec nous dans un instant, nous aurons la petite annonce pourrie et dans la foulée le quiz d'intelligence du public spécial Miss France vous allez y arriver, vous allez voir 17h20, h c'est Coé sur l'énergie comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre, où vit encore mon père comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle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 Yom et Jérémie Et mon cousin Pedri Johan sva en voyage ce que j'aime plus beau que la Corée soyez sûr dans le tuner où oui, j'ai coé en cathéter l'écouter tous les soirs j'ai les oreilles qui frisent attention au trakna, il a une équipe débile. je te mais soi j'en suis fier j'ai la coraison qu'à t'être d'être avec vous ce soir j'ai le cœur qui pétille mimi serre noix bois on a les yeux qui brillent qui h 20h c'est quoi et de merde dans un instant vous êtes 650 956 ça me suivra les plus de 40 allez, on peut y arriver on sera Remets-toi tout nu Tout de suite Mais si, il a que ça Que ça Allez, suivez-moi sur Instagram Coé officiel Sur Twitter aussi Si vous en avez envie Si vous ne le faisiez pas Croque Comment Croc une Ah zezette, ouais, tu dis que tu, tu prends une photo Tu prends une photo d'une zézette Si jamais on arrive au... De ta zézette oui. De ta zézette Tu dis que tu, prends, tu mets une photo de ta zézette Ah là, ça va cartonner <rire> Bon, dans un instant Alors, on fera le choix Parce qu'on pourra pas faire les deux Est-ce que je fais la petite annonce pourrie Oui Où est-ce que je fais le jeu du public Le jeu du public Le jeu ah. du public, jeu sur, du public. Le attends, attends, sur le sur Le sur concours concours. jeu du public On, peut, on peut garder la hausse demain Vous savez quoi Je pense que cette flûte pourrie ne mérite. se vendra pas non, ouais. elle, elle va rester longtemps Elle peut rester jusqu'à demain, d'accord On peut même, dès 18h, commencer avec la flûte <rire> pourrie oh oui, pour oui, Bien tout sûr, sûr okay. Allez, ça, on garde pour elle demain C'est là qu'à l'occasion, il se passe un truc dans la nuit, elle part toute seule Dans un instant 651 Zezette Allez monte ta Zezette. zezette. j'ouvre ma boîte à Zezette. Tu sors la Puro. Tu la mets en story. Non mais non, non, Elle est toute petite. petite j'ai une petite Zezette. C'est un pour zezette. Pour Ceux qui, ceux la qui la viennent d'arriver, la Zezette c'est un biscuit, hein, oui. genre, voilà. du sud de la France. Voilà, j'ai une petite Zezette. Ah, une je, ouais. je vais la mettre en story. Je mets euh, Suivez-moi sur Insta, je vais mettre la story de ma Zezette. C'est une, voilà, une Zezette froide. <rire> Je prendre une très belle photo de ma zézette. Voilà. Je vous la, je, je. Votre story, direct, voilà. C'est voilà. parti. On y va, restez avec nous dans un instant. Donc, le quiz du public. Quiz Miss France. Saut-il plus intelligent qu'une Miss France Les Miss sont elles plus intelligents qu'une autre publique Réponse dans trois minutes, à tout de suite. Oh. Votre radio préférée Votre radio préférée Ici Ici, c'est Éderchie I'll be riding shotgun Underneath the hot sun Feeling like someone I made no promises I can't do gold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 fou, c'est qu'il sortait de chez Domino's avec une pizza large à 7,99€ Les mardis fous Toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€ Prix conseillé emporté emporter signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr Vous avez 66 millions de nouveaux messages Bonjour c'est Disco, c'est Rémi J'aimerais une Playstation 4, un bateau un Playmobil un... une machine expresso, un smartphone, un une, taille, une paire de basket Un ordinateur portable, un écran un plat, un aspirateur robot Un multicuseur Profitez dès maintenant du Nord et la volonté sur ces Disco jusqu'à 50% d'économie et la livraison gratuite Merci Cédiscount Cédiscount, n'économisez pas votre plaisir Voir conditions sur le site Cédiscount Grâce à l'abonnement, l'équipe numérique profitez des avant-premières et des contenus exclusifs avant tout le monde et devenez la diva des influenceurs le prince des fils d'actu l'empereur des réseaux sociaux le peuple d'internet La passion du sport en illimité sans engagement pour les moins de 26 ans à seulement 5 euros par mois L'équipe, tous unis par le sport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 gratuite sans abonnement avec 150 radio digitale music only. alors une colonne de douche thermostatique pour mamie une pergola pour François, un porte chausseau pour mon cousin un démitigeur pour les enfants et une penderie sur mesure pour moi jusqu'au 31 décembre c'est le noël des prix bien faits chez la paire et on vous offre 20% de remise sur votre article préféré la paire le savoir bien faire cuisine salle de bain menuiserie. Offre va la blanc cuisine conditions sur laperr.fr. Pas besoin de musique.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 Alors comment ça se passe chez Sport 2000 Dans notre magasin de Jaïa, c'est que du bonheur Antoine Grisman. La preuve avec notre sélection de Noël. Jusqu'au 24 décembre par exemple, la doudoune homme Sun Valley est à 79,95 €, soit 50 de remise. Ça match. Joyeux Noël Antoine Grisman. Ça match. Voir conditions en magasin. Claudio Capéo. Ta main son nouveau single. Une ronde de NCH. Donne-moi son nouvel album Tant que rien ne m'arrête disponible dès le 7 décembre Franchement la prime de Noël chez Opel, j'y avais pas cru. Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel. Ça va, j'ai pas de 4 ans quoi. J'ai passé l'âge de croire au Père Noël hein. Et ben en fait, il paraît que c'était vrai. Et moi je suis seul à avoir pas cru le nul quoi. Elle sera trafiquée ma voix. Je préfère, merci.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 en cas de casse, vol ou oxydation à partir de 2,99€ par mois Vous rapprochez de l'essentiel Orange Assurance du mobile utilisé sur la ligne Orange Engagement 12 mois contre l'assurance souscrit par Orange auprès de Cardiff Conditions en boutique et sur orange.fr chérie c'est bientôt les fêtes et j'ai rien à mettre Va chez Tati, chez Tati tu as, as raison, en ce moment la robe de fête est à 8€ Bah qu'est-ce qui t'arrive C'est ce super micro karaoké Bluetooth à seulement 9,90€ Chez Tati as tout chez Tati Tatou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 Okay, we return in minutes on allergy. Oh, a, a little bit psycho, and night she screaming. Mama my, my mind. Oh, she's hyper psycho, so left bushes right though, and night she screaming. I'm on my mind. I'm my mind. She'll make you curse, see she rip your shirt. say <laughs> C'est Coé sur Énergie yes. Avant de vous laisser entre les mains du Ricocho Ricocho hey, hey, hey. Voici le quiz du public, on ah, terminera l'émission là-dessus La suite des questions du concours Miss France Dans le public nous avons des jeunes, des moins, moins jeunes moins tout je le monde sais. est un peu jeune ce soir, on est oui. bien Oui ça va Tout le monde a l'air relativement intelligent Oui, presque voilà, Enfin presque, enfin... en tout cas si c'est pas flagrant, si c'est pas le cas euh... <rire> Voilà, et nous allons commencer par notre stagiaire Notre ah. stagiaire, je l'aime bien, je l'aime bien Inès oui, Ça oui. va Inès Oui Ça va Inès oui. Stagiaire qui est avec nous depuis... Lundi Lundi Elle s'est fichue. Je crois qu'elle s'est fichue depuis lundi. Elle, oui. a, elle, elle a, a pas arrêté, oui. Bonjour, je me fais chier. Bon, c'est vrai, vrai, que tu es arrivé. ici. pousse toi, Jeff. je te vois pas avec vois pas avec toi. C'était hier en même temps. Ouais. C'est vrai que tu es arrivé hier et tu as dit "Où est-ce que je suis là Tu savais pas où tu étais Elle euh, sait pas quoi répondre. Je peux répondre à la question. Morgan mes mains. je, je te parle. <rire> Je disais, est-ce que c'est vrai qu'hier, tu savais pas où t'étais quand t'es arrivée à Énergie Je parlais du bureau, le bureau. Ah, tu savais ah pas où était oui. le bureau Ah hein. oui, bah oui, c'est normal. Que que ils m'ont dit, on oh, savait pas où elle venait, je dis là quand même, euh, oh faut que tu oui. un peu. Pierre, t'es mauvaise langue toi. <rire> je je t en t en bien de la merde mauvaise langue toi. Je mens pas. Inès, voici la question, concentre-toi. Et personne n'aide, le premier qui l'aide, je le sors. Je le lapide Je le lapide, je, je lui mets un gilet jaune je le téléporte à Matignon. <rire> <rire> ou dans un quart de CRS, c'est vous qui voyez. On y va, voici la question. Inès, qui a composé l'ode à la joie qui est l'hymne de l'Union Européenne Est-ce Wagner, Beethoven, hayden ou Mozart Tu as le droit de réfléchir en haut de voie, on est à la radio, c'est pas gênant. Euh... Tu as le droit de, de, de, de réfléchir, quel est ce mot Attends, tu as le droit de... Je <rire> connais pas ces rappeurs. C'était quoi déjà la question Qui a composé l'ode à la joie Non, ça n'est pas Big Flo et Oli ma chérie. Euh, Wagner, Beethoven, Hayden ou Mozart Mozart Mozart, c'est ton dernier mot Oh, oui, bravo, c'est Beethoven. OK, oh, c'est très bien. Le le bien tu ne seras jamais Miss France. Le chien Beethoven <rire> <rire> Attention, de... nous allons euh, non pas lui, pas lui à côté, à côté. Ah, lui, pas lui, lui, pas lui. Trop intelligent. Ah, Mateo. Ça va Matteo Ah, Matteo. m'a dit C'est le père qui veut écrire Mathéo mais qui voulait le lait je l'appelais Matteo. Ah, <rire> bon, c'est resté en retard. Bon bon, Voici la question, tu viens de Matteo. Donc vous parlez bien bah, fort hein, parce que, de que de Fond, Fond, Fond, Comment De Paris. OK, Matteo. Matteo, parmi Ah, oh, je vais te faire un truc simple, Matteo. Quelle est la capitale de la, la capitale de la Pologne Cracovie, Varsovie, Wrocław ou Łódź Varsovie. Monsieur génial Matteo. Hein C'est ça Non, c'est <rire> pas. J'ai dit waza. Tu la bonne réponse. Ah, bravo. Bravo. Notre auditrice qu'on a eu au téléphone hier Qui devait partir en Tunisie Et qui avait oublié ah son passeport C'est ah elle là. Voilà avec son chéri à côté à qui on lui a quand même dit Vous préférez partir seul si vous euh voulez euh... Et qui m'a dit tout à l'heure Juste en rantenne Il m'a dit Je me suis quand même posé la question Trois secondes hein. Il pensait au maillot de bain et tout Puis après il... bon il a vu le regard de sa nana Il s'est dit je vais mourir D'ailleurs vous n'êtes pas en short hein Hein on avait dit en short Parce qu'on a été acheter des vêtements tout Ah d'accord ah, Juste pour l'occasion <rire> On <rire> Attention Voici la question Tu te concentres Qui déclare en 44 Paris ou trajet Paris brisé Georges Clémenceau Philippe Leclerc Léon Blum ou Mar Ou Charles de Gaulle En plus pris un nom d'aéroport pour t'aider. Toi qui vas est partir. Est-ce que c'est Georges Clemenceau, Philippe Leclerc, Léon Blum ou Charles de Gaulle Je dirais la station de métro. Georges Clemenceau En plus j'ai pris un nom d'aéroport pour t'aider. Est-ce que c'est Georges Clemenceau, Philippe Leclerc, Léon Blum ou Charles de Gaulle j'ai pris un nom d'aéroport pour t'aider. Est-ce que c'est Philippe Leclerc, Léon Blum ou Charles de Gaulle, Charles de Gaulle. Ah mais du, du premier coup. Quoi remporte les manchots. Allez, on, allez, on va aller, on va. Le pont d'avion derrière. <rire> toi, ton prénom Clément. D'où tu viens Mo. Tu viens De tu viens Clément Mo. Ah, Clément. Clément. Okay, ah, dans quel film oh, c'est facile ça. Ah, c'est facile. Là, on termine la tienne, elle est facile. Tu sais, tout tout repose sur toi les Miss France, on su répondre hein. On y va. Quelle superstar américaine de la chanson commence à carrière dans le groupe Destiny Child Nicki Minaj, Beyoncé, Rihanna ou Taylor Swift Personne n'aide. Rihanna oh. Ouais, ils sont ils sont choqués à côté. Ouais. Ils sont choqués. Euh, ils, sont ils sont choqués. choqués. <rire> Comment Ah oh, ouais, c'est bien. <rire> <Les> Charles <rire> de Gaulle. Euh, euh, Je Clémenceau. Bon. Beethoven. Beethoven, <rire> le, Beethoven. Le, sur. le chien Beethoven Non, non, non, tu non, tu t'es trompé encore une, tu peux y arriver. Taylor Non. Eh, non, non, non, non, non, non, non, non euh, encore une. bien. Comment tu dis Puis C'est la bonne réponse. Allez, c'est bon on y va. C'est là-dessus, pour oh ceux une bonne soirée, on n'a pas été mauvais Non, ça va. va. Non, Il, non, est non. Il est quand même facile, leur question ouais, c'est simple. Hein. Non, vous êtes d'accord enfin, ah, ouais, facile, facile, facile. Oui. Moi, je crois que c'était des trucs un peu plus élevés que ça. Il y a une question, dans quel film Dark... Tiens, on va revenir sur notre copine de droite, la Inès. Ah. Oh là là, ils m'ont demandé deux trucs à faire. Dans quel film Dark Vador <rire> déclare-t-il à Luke Skywalker Je suis ton père et personne n'aide. Star Trek, 2001, l'Odyssée de l'espace, Soleil Vert ou Star Wars Allez, ben moi je m'en vais parce que là c'est oui. pas possible. Euh, je ne tiens pas. C'est pas... une question piège ou pas Alors non, en théorie. là, oh, là euh, c'est une question culture générale. C'est mais vraiment Es-tu sûr de cette réponse Bah oui. Eh <rire> oh, oui. oui. bravo Inès. Bonne soirée à tous. Demain n'oubliez pas, il sera avec nous. Il y aura Soprano qui sera là dans à, dans à, la à la vie, vie à l'amour. Demain, vous suivrez tout sur Facebook, dans le Facebook Live. On va vous laisser avec toute l'équipe du Rico Show. Vous allez bien, les amis Ça va, Coé T'es en forme on va, on, oui. on va très, très bien. On ah, a qui a nous moise... a filé une pêche d'enfer. Ah ouais. Et on a eu l'anne-moiselle en bas qui nous a fait très, très peur sur Dark Vador et star qui a mis deux minutes à nous trouver Star Wars. On a eu très, très peur. <rire> oh non, <Ouais. rire> oh non <Ouais>. euh, <rire> Moi, j'ai appris un dos, Coé. Il y a un voilà. truc qui va disparaître. faut bien que tu écoutes l'émission. C'est ouf. Non mais sérieux, il y a ah un oui, d'autres qui là, va disparaître J'en je, je, sais pas plus que ça Bah je t'ai vu tout à l'heure avec voilà, Un truc un qui va disparaître ouais. Bord Bordasse Un truc qui va disparaître Alors, non. alors, non. alors quoi, je sais qu'on a essayé mais tu m'as pas payé assez cher ah, Attends, attends, attends j'essaie de réfléchir Vous m'avez vu avec un truc Ouais, je t'ai vu avec Tous les jours vous vous en servez tous Ça disparaît ouais. Une bouteille disparaît. Une bouteille en plastique Non, non mon truc télé euh, Un téléphone Ça va non. disparaître ça c'est une un de rillette Non Un, un micro Non Un casque, un téléphone, un téléphone. Eh hey les gars, ah vous êtes pas loin ça chauffe, il va falloir écouter l'émission. C'est la technologie Ouais, c'est une techno. Un techno. Le Bluetooth non. Ah non. Bluetooth, ça, reste. non, USB, non alors, ça reste. les gars, Alors les gars, j'offre un non, non, cadeau ouais. au premier qui nous dit ça puisque même Koé sonique est pire. On est on est chaud, on veut jouer. Allez les Les gars. je prends. J'ai à Inès qui est